at <laughs> d'esprit. Bonsoir, chers auditeurs fidèles de l'émission Mavericka. Vous êtes sur radio Arcancel, c'est le 96.2 MHz sur la région orlanaise. Et vous pouvez nous écouter déjà depuis quelques années sur Internet. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde grâce à www.radio-arcancell.fr. Voilà, l'émission Mavericka, c'est à partir de 19h tous les vendredis soirs. Et on est ensemble pour 3h avec des invités. Vous le savez que les meilleurs artistes de la région, et d'ailleurs, viennent dans l'émission Mavericka. Et nous avons pris l'habitude depuis euh, déjà quelques années puisque ça fait bientôt 13 ans qu'on fait cette émission, de recevoir des artistes en direct euh, pour nous parler de leur projet, de nous faire découvrir leur univers. Alors, il y a des artistes qui viennent euh, régulièrement pour nous faire euh, découvrir vraiment euh, leur essence. Et euh, souvent, quand ils viennent, ils font partie de la Maverick Family et Ils aiment bien revenir. Ce soir, nous allons recevoir donc un groupe qui est venu il y a quelques années, mais qui revient à nouveau parce qu'il y a de l'actualité. Donc, on en parlera tout à l'heure. Depuis, euh, depuis le mois de novembre, eh ben, on a A reçu déjà les Swim Camille, Lajari, Jesus Whiskey, Narcos, on a reçu Alex Lebaille, on a reçu The Gig, on a reçu Elsia, les Brunettes, les Oreilles qui saignent, Anaïs from Paris et la semaine dernière c'était Ombrage, un des groupes qu'on vient d'écouter juste à l'instant à la prise d'antenne. Donc on est ensemble depuis quelques temps, on a écouté déjà Last Train avec Disappointed, les Burning Head avec uh, Time's Up, les Blues Factory avec uh, I've Got My Mojo Walking et à l'instant c'était donc le groupe qu'on qu a reçu la semaine dernière, le groupe Ombrage, c'était la première fois qu'il venait dans les studios de Radio ciel les photos sont disponibles sur le Facebook de l'émission Mavrika et donc vous allez les voir, vous allez voir, euh, bon il y en a certains qui sont assez drôles quand même, hein. il faut aller euh, justement euh, régulièrement dans euh, le Facebook de l'émission Maverica, vous cherchez photos, vous cherchez les albums, et pour chaque émission, il y a un album différent. Donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va découvrir, euh, on va découvrir, ou redécouvrir un groupe plutôt, puisqu'ils étaient déjà venus il y a quelques temps, alors j'ai aussi partagé, moi j'essaie de, de retrouver plein de choses et j'essaie de me renseigner un petit peu leur dernier passage dans l'émission Mavrica, c'était, euh, voilà je retrouve l'affiche, c'était dans l'émission numéro 268, euh, c'était le vendredi 26 février 2016 voilà, ça, ça commence à dater, ça fait 7 ans, ils sont de retour ce soir, il s'agit du groupe Full System et ils ont sorti un nouvel album et on va découvrir cet album et ils sont là pour nous en parler, voilà on va passer un très bon moment, en attendant on va euh, continuer avec un morceau justement des Full System mais c'était l'album précédent et le morceau s'appelle Scenic Road voilà on est ensemble jusqu'à 22h c'est l'émission Maverick aujourd'hui c'est l'édition numéro 540 543 voilà toujours mettre un petit message sur le Facebook de l'émission Mavrica, ça me fait plaisir. Nous, on partage le programme de cette émission avec tous les titres que nous allons diffuser. de Radio Arc-en-Ciel et comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, habituellement nous avons toujours des, des artistes euh, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel euh, avec lesquels on va discuter un peu de leur projet alors je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le groupe euh, Full System qui est euh, notre invité de cette émission numéro 543 voilà je vais essayer de pas me tromper parce que la dernière fois je ne sais pas si vous avez remarqué hein, je crois que personne ne l'a vu Mais en attendant euh, on avait fait la première affiche c'était 542 e édition et nous avions marqué 541ème, donc euh, moi quand j'ai distribué justement la photo euh, aux invités euh, de la semaine dernière qui était le groupe Ombrage, eh bien il y avait une petite erreur dessus, par contre on l'a rectifié euh, juste après pour, euh, pour partager avec leur photo, voilà donc cette fois-ci j'ai essayé de pas me tromper, 543ème c'est vrai que ça commence à faire beaucoup donc c'est pour ça qu'on qu se trompe un petit peu alors ce soir nous avons ici dans, dans notre studio deux membres du groupe Full System bonsoir Bonsoir <rire> bah, Impeccable, les, les voix passent bien, c'est le premier test, hein, on fait tout, toujours tout en direct Alors euh, le groupe Full System, alors, tout à l'heure je regardais justement, euh, on a partagé euh, les photos, je les ai retrouvées Les photos du, de votre dernier passage, c'était le vendredi 26 février 2016 Alors euh, vous avez 3 heures pour nous parler tout ce qui euh, de tout ce qui s'est passé depuis ce jour-là, voilà On va rattraper le temps perdu. Merci pour et le bon coup de vieux. Déjà, ouais, ce que Déjà voilà. Voilà, ça fait 7 ans déjà qu'on qu se connaît et que, que je vous suis. Euh, donc, euh, bah, ça fait 10 ans du groupe. C'était quand, à quel, à quel moment, à la sortie de l'album Ben oui, oui, ça fait, ça fait. Alors, quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois C'est ça <rire> La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au de, concert euh... en 2016 <rire> quand on est on, quand, ouais, on est venus quand à... vous êtes venu ici dans les studios. Ouais, ben on avait, on venait de sortir un, un petit EP, il me semble, ouais, qui s'appelait Alternative. Voilà, tout à fait. Voilà. Euh, et voilà. Et là, on vient de sortir l'heure bleue pour fêter mmh. nos 10 ans. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a deux albums. Alors, on en, a fait, on en a fait plus que ça. On a fait, euh, en fait, Alternative, c'était vraiment un des premiers euh, des premiers disques. On avait fait deux petits EP euh, au début, parce que le groupe, en fait, il s'est monté euh, fin 2012, début 2013. Hein. Donc, vraiment, l'heure bleue est sortie pile poil pour les 10 ans. On avait fait deux petits EP entre 2013 et 2016. Et pour nous, les disques un peu références, le premier est sorti, euh, euh, je ne sais plus... Il est fantastique en 2018. Voilà, et, 2018. Puis, et puis Filae juste avant... C'était 2016. Oui, voilà. tout à fait. Oui. Il y a d'autres morceaux que ouais. j'ai aussi qui ne sont pas, ils sont ouais. pas classés dans les, dans les albums. Mais effectivement, Filae, vous me l'aviez envoyé et je l'ai diffusé déjà plusieurs fois. Ouais. C'est dans, dans, dans l'émission. C'est un vrai morceau référence pour nous, c'est Filae. Ouais. On, On joue toujours. On joue toujours, qui reste dans notre, cette liste. Très bien. Et le morceau qu'on vient d'écouter, vous le jouez encore ou euh, Non, on ne le joue plus. Ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. Ça fait longtemps qu'on l'a pas joué, Ouais. ouais, ouais, ouais c'est marrant parce qu'il y a des, des morceaux comme ça que vous mettez un peu de côté euh, lorsque vous faites les concerts. Et peut-être, euh, justement, vous les réécoutez quelques temps après, vous vous dites, euh, pourquoi ne pas le, le mettre dans la prochaine euh, playlist Et vous pouvez le rejouer euh, après bah, non, ça, ça se passe comme ça Ou alors, une euh, fois que c'est au placard, sous placard <rire> ah, on est... ah. bonne, question. <rire> bonne question. Ou alors il n'y a, a, que... a pas de il pas de règles peut-être. Non Il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des morceaux un peu coup de cœur. Il y a des morceaux. Et euh, puis c'est aussi à force de les jouer en live, il y a des fois on sent que ça marche bien. Et puis selon la, la configuration du set, le public, le lieu, on adapte aussi. Parfois on, on retient plutôt les morceaux plus péchus parce qu'on sait que voilà on est face à un, à un public plus, plus rock'n'roll ou parfois qu'on sera plus familial donc on choisit les morceaux plus calmes avec l'avantage d'avoir un peu de bouteille comme on commence à en avoir on a quelques morceaux dans notre besace et on adapte le set aux circonstances mais on, voilà, on, on essaie aussi de choisir ceux qui étaient les plus aboutis techniquement et, et artistiquement ceux qui nous semblent les plus intéressants et c'est Nick Rode, il racontait une histoire ce morceau moi je l'aimais bien mmh. mais finalement quand on voit ce qu'on compose aujourd'hui on mesure aussi le chemin parcouru mmh. pendant ces dix années et voilà il y a, quand je le réécoute je me dis tiens il y a des choses qu'on qu aurait pu faire différemment <rire> euh, donc on se dit qu aussi qu'on a c'est ce qui est intéressant aussi quoi. ouais c'était enfin, en tout cas c'était cool de le réécouter parce que faisait un autre qu'on ne l'avait pas écouté et effectivement je suis d'accord avec Junior il y a des trucs qu'on se dit ah non, on ne le ferait plus comme ça aujourd'hui et puis d'autres on se dit oh finalement c'est c'est mal <rire> ouais finalement eux, et après c'est pareil il y, y a des des fois des artistes qui viennent ici et que je leur passe des trucs qui sont un peu anciens et ils assument pas du tout vous vous assumez vous, vous dites oh, c'était bien on a évolué oh, on a changé un peu de trucs moyennement non, <rire> non moyennement c'est pas sorti les vieux dossiers c'est pour ça <rire> non ouais non non bah ce morceau là oui on va oui oui on, on l'assume il y en a d'autres qu'on assumerait peut-être beaucoup moins <rire> d'accord alors donc le, là bon bah, vous êtes deux Aujourd'hui, pour représenter le groupe. Alors, on va on va rappeler euh, la composition du groupe. Hein. Donc, euh, ce soir, c'est les deux Julien qui se sont déplacés. C'est la meilleure partie. Hein, je ouais. pense que voilà. Je ne sais pas si les Blessois nous écoutent. J'espère que euh, ils ne sont pas là. On se permet de voilà de, de, de les remercier de ne pas être là. Ce sera forcément mieux du coup. Euh, donc, il y a deux Blessois. Euh, François à la basse et Thomas à la batterie, la section rythmique assez accessoire hein, dans le groupe donc, euh... ouais, ça, ça sert pas grand chose. Non, non. non c est, c est... ça fait voilà, ça, ça ça remplit un peu plus la scène, mais c'est c'est bien, bien. On, sait, bien, on, sait, bien, on sait tout ce qui est important, c'est la guitare. Voilà, c'est les guitares. Ouais. Ouais. Voilà. C'est vrai que je le dis souvent, quand vous allez sur la plage en été, autour d'un feu de bois, vous y allez avec une batterie, une basse. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez avec une batterie. Bah là c'est la classe. Ouais. Quoi. Avec une guitare. Avec là, une ouais. guitare, je veux dire. Ouais. Une... Ah non, mais <rire> tout à fait. Euh, ah voilà Thomas réagit non, non, non, donc ils écoutent, c'était un test, ils écoutent. Ils écoutent, d'accord. Voilà, euh, euh, voilà ouais, enfoiré, hein, je, on sait. Euh, non mais donc voilà, donc euh, bah, moi je fais la guitare, elle change, Julien. Moi la guitare aussi, mais voilà. On a deux, deux guitares qui se complètent bien. Euh, mm -hmm. On a des styles de jeu assez différents. Euh, Et du coup voilà c'est le mélange des deux qui fait euh, notre, un peu notre marque de fabrique. Euh, moi je suis plutôt sur les parties libres puisque Julien gère aussi le chant. Et voilà, c'est pas facile de, de jouer et chanter en même temps, moi j'en serais complètement incapable. Donc chacun son voilà, chacun son job dans le, dans le groupe. D'accord, très ça bien. Ça tombe bien, parce que je serais pas non plus capable de, de jouer les, les solos de Julien. Euh... <rire> voilà, vous êtes complémentaires, vous avez chacun à votre place dans le groupe, et donc c'est un groupe qui existe déjà depuis dix ans, ouais. et j'espère qu'il va encore durer euh, des décennies et des décennies. Ah oui, oui, ouais, voilà. C'est les noces de quoi ça, dix ans Je ne sais pas. Faut, ah, je ne sais pas, on, on, peut, peut, on content, pourra en si. chercher, euh, <rire> peut-être. Alors, j'aime encore. Finalement. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se disait, c'est pas comme dans le sport, on peut continuer jusqu'à temps qu'on est un déambulateur, c'est ça qui est, qui est bien. Oui, mais il y a des artistes justement qui... Euh, tiens, j'ai vu encore... Euh, euh, ah voilà, euh, je cherchais le nom, Joe Cooker, ah vu, il assure oh, encore sur scène et tout ça, et pourtant c'est vrai qu'il a une carrière, euh, bon, il a toujours été fabuleux, et aujourd'hui encore... Il, euh, On dit, voilà, même avec son âge avancé, je ne sais pas quel âge il a, mais je l'ai vu sur scène, j'ai dit, purée, il a toujours cette voix magique. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que dans la musique, on a cette, euh, cet avantage par rapport au sport. Au sport, à partir de 30, 30 et quelques années, ça y est, est là, ça. on commence déjà à être à la retraite. À la musique, on peut la faire toute la vie. C'est ouais. ça, c'est ouais. le gros oh, avantage. On s'entend bien, c'est vrai qu'on s'entend bien. Depuis 10 ans, on a toujours eu le sentiment de, de progresser, d'avancer à notre rythme, mais on a toujours... Euh... C'est pour ça qu'on est encore là au bout de 10 ans C'est-à-dire mmh. qu'on a encore plein de choses à dire Et on est toujours en train de remettre un petit peu en question de projet D'avoir de nouvelles envies Et bon là on vient juste de sortir l'album Donc on va souffler un petit peu Mais il n'est pas interdit que d'ici quelques mois où on, est, on ait d'autres idées en tête D'accord, très bien Donc euh, vous êtes plus un groupe de studio Ou un groupe de, de live De, de scène oh, Un peu les deux Parce qu'en fait euh, c'est vraiment deux exercices différents Euh, le studio on aime bien ça parce que c'est vraiment le moment où, où on met au propre finalement des projets qu'on a parfois travaillé euh, longtemps en répétition et donc euh, c'est toujours euh, vraiment intéressant d'arriver en studio, d'enregistrer de, de, de, de, ce que l'on a imaginé, de le peaufiner et d'avoir un résultat, un produit fini. Euh, on redécouvre souvent les morceaux c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs quand on est sorti du studio au dernier, euh, dernier album a, à la réécoute on a dit ah bah tiens toi tu joues ça tu joues ça, on, on, on redécouvre vraiment les morceaux une fois qu'ils sont mis en boîte en studio donc c'est assez euh, plaisant comme exercice mmh. et après bien sûr que euh, les concerts c'est ce qui fait l'essence aussi de la musique et du rock forcément qu'on aime ça c'est là que les émotions, les frissons bah, passent il y a l'échange avec le public, ça c'est magique ça voilà, donc euh, évidemment et d'ailleurs c'est notre objectif maintenant Donc cet album est sorti, on veut pouvoir le promouvoir sur scène et, et jouer un maximum c'est sûr, sûr. Euh, les, les répétitions c'est toujours à polyphonique oui, ouais, toujours. Polyphonique, ouais, on essaye de s'y tenir euh, euh, des fois toutes les semaines parfois tous les 15 jours mais oui c'est vrai qu'on est assez, euh, voilà, assez discipliné quand même, on, on se voit souvent et puis c'est vrai qu'à Polysonic on a des belles conditions mmh. on a un bon son et euh, voilà je me souviens vous nous aviez invités j'avais été avec euh, David McLan et on avait participé à une répétition et c'est vrai que là vous êtes bien vous avez les enceintes vous avez les salles qui sont vraiment traitées au niveau acoustique donc vous êtes dans votre élément ouais, après oui. quand vous êtes habitué à jouer comme ça vous vous retrouvez sur des scènes des fois c'est un peu perturbant peut-être justement parce que vous avez des bonnes conditions en répétition ouais. et des fois sur scène c'est pas toujours évident de, de se retrouver euh... alors c'est vrai bon, <rire> c'est vrai qu'on a la chance de maintenant on a un ingénieur du son qui est toujours avec nous euh, Baptiste euh, mm -hmm. qui est aussi batteur dans le groupe Roraima et puis qui est euh, l'ingé son de la salle le bouillon. Oui, <rire> ça fait 5 ans qu'on bosse avec lui, je crois. Oui. Et il oui, est euh, venu ici avec le groupe Roraima d'ailleurs. Ah, voilà. voilà. Et non, il est toujours avec nous partout. Donc c'est lui qui nous enregistre, qui vient à tout donc cons... il fait le son de tous nos concerts. Donc déjà ça ça nous rassure, ça nous apporte vraiment un confort supplémentaire. On s'en rend plus compte parce qu'il est toujours là mais je pense qu'on pourrait plus faire sans en fait. Euh, parce que ça enlève quand même une pression importante c'est-à-dire qu'on arrive euh, on sait que lui il est là, il va gérer le son et il va nous mettre à l'aise, il sait ce qu'on attend et ça c'est vraiment, euh, vraiment un élément euh, important euh, et effectivement euh, c'est pas toujours évident du coup de, de s'adapter à des conditions de jeu qui sont pas toujours super, mais bon on a plutôt de la chance parce que ces derniers temps on a eu euh, On a eu beaucoup de chance, on a joué sur des, des jolies scènes avec euh, des systèmes son quand même plutôt bons. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dans des, dans des bars ou des, ou des lieux où le, le système est un peu, un peu plus compliqué. Mais bon, parfois, oui, effectivement, ça arrive. Et c'est là où on se dit bah, c'est aussi à nous d'être en capacité d'envoyer de, ce qu'il faut, même si mmh. les conditions ne sont pas là, que les retours ne sont pas... Euh, sont pas ce qu'on qu veut et c'est un exercice qui est pas toujours simple effectivement. On a quand même joué dans des lieux assez insolites, enfin, je pense à un des derniers concerts qu'on a fait c'était au centre aquatique de saint jean de oh Oui j'avais vu ça ouais. euh, en maillot et tout ouais. <rire> d'accord presque, non, non pas en maillot mais en tout cas c'était assez insolite et c'est vrai que jouer dans un lieu qui est pas vraiment fait pour ça et l'acoustique elle est forcément pas tout à fait adaptée mais finalement euh, grâce à notre ingé son justement on a réussi à jouer dans de bonnes conditions et les gens étaient manifestement ouais. contents se sont amusés c'est vrai que le son était cool bon, c'est <rire> vrai qu'on avait notre baptiste et qu'on avait emmené un camion de son quand même. Avec <rire> <rire> <rire> après il faut, faut avoir déjà euh, le bon matériel et puis aussi de, le bon technicien, moi j'ai vu des fois des concerts où ils avaient un matériel de fou et puis le son n'était pas terrible et inversement des fois avec un matériel bien maîtrisé euh, avec un ingénieur qui a des bonnes oreilles ça c'est la chose les plus oh, importantes et ben, ils a, on arrive à sortir un très bon son et c'est vrai qu'une piscine c'est vraiment pas l'idéal il y a du carrelage partout, il y a de l'eau, il y a oui, c'est vraiment... au plafond. Télés. Ouais, c'est c'est ah ouais, une horreur. Alors ressortir un son mais bon, c'est aussi le côté rock and roll hein. Bah, ouais, exactement. voilà, il s'adapter. il y a des vagues à Saint-Jean-d'Argou. <rire> ouais, il y a des vagues en plus. Ah, <rire> ils ont mis les vagues à la fin pour le rappel donc c'était vraiment cool. <rire> <rire> Super. Ben voilà, c'est donc une bonne expérience. Moi, je vous avais vu il y a quelque temps justement avec le groupe qu'on a reçu la semaine dernière, c'était le groupe Ombrage. Donc euh, un groupe que vous avez rencontré au Rocker en du cœur, c'est ça, non euh... Alors non, on non. Rage, en fait, on, on fréquente le même studio d'enregistrement. Oui, oui. C'est studio d'émergence à Château Neuf. Un Château Neuf, Stéphane. Notre Stéphane, Te fait des bisous. Voilà. Euh, donc voilà, ouais, on, on, euh, on a entendu parler d'eux pas mal par Stéphane et, et par Baptiste, et puis aussi par Le Bouillon. Euh, puisqu'ils ont gagné, il me semble, le tremplin du bouillon euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Et puis, euh, bah, des groupes qui chantent en français et qui l'assument, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et donc, on trouvait que c'était hyper cohérent. Et en tout cas, nous, c'est un des plateaux les plus cohérents qu'on qu ait fait. Et puis, bah, je sais pas, on commence à se sentir un peu vieux et on trouvait ça vraiment, vraiment cool de, de, de donner aussi la possibilité, pour le coup, à des très jeunes gens de jouer, euh, de jouer avant nous. Euh, donc voilà, là l'idée c'était vraiment de et puis voilà. c'est rassurant de voir que des jeunes euh, <rire> ça, partagent un peu le même univers que nous ouais, Moi, dit, je trouve euh, ça super. la, la relève est et là, c'est chouette quoi. et je me souviens justement, après l'émission j'avais été les féliciter là-dessus en disant voilà, moi ça me fait plaisir euh, Voilà depuis, depuis que je fais l'émission euh, Mavericka, j'ai reçu beaucoup de groupes c'est vrai que euh, ça fait 13 ans qu'on fait cette émission donc euh, elle a évolué les gens ont vieilli aussi un petit peu et quand on va au concert de rock'n'roll eh on se regarde bien, aujourd'hui c'est autour des 50 ans, les, les gens qui vont Ouais. Euh, à ces concerts-là et quand on voit des jeunes et eh bien on est content en se disant mm -hmm. voilà, la relève est assurée le rock'n'roll n'est pas mort et il y a encore des gens qui aiment la bonne musique mm -hmm. donc voilà ça, ça nous permet de, de, de continuer à aller à voir des concerts et quand on voit des jeunes et des vieux ben on est content quoi je me mets du côté des vieux hein, moi aussi <rire> mais t'as raison Parce ils étaient venus nous voir euh, aussi au rock'n'roll du coeur excuse-moi mm -hmm. mais moi, effectivement on avait discuté et on avait c'est ce soir-là effectivement qu'on avait qu'on fait connaissance, avait... ouais, qu'on avait bien, vous avez pas euh... joué mais on s'était rencontré, euh... tout à fait. Et effectivement, c'est ce qu'on s'était dit. C'est bien qu'il y ait des jeunes de 18-20 ans qui se déplacent encore à des concerts de rock, parce que t'as tout à fait raison. C'est hyper rare, quoi. Il y en a, il y en a, hein, mais euh, bon, ce n'est pas la grande majorité, c'est ça. Ah. <rire> voilà, très bien. Euh, vous avez fait aussi les, le, les en du cœur, justement. Ouais. Euh, ça s'était bien passé. Bah, super, ouais. c'est Fred qui organise. Fred, oui, euh, enfin, un boulot non, arsenic, voilà. scénic. Ouais, ouais, ils font un boulot, ouais. boulot super. C'était très ouais. chouette, oui. Comme d'habitude, toujours, ils choisissent des bons techniciens, des beaux lieux et ouais, des bons bon groupes. Donc Une à chaque ambiance. fois, c'est un plaisir. Et mmh. je me souviens que je n'avais pas pu y aller ce jour-là parce que j'étais invité à un autre concert. Et c'est vrai que c'est pas évident d'aller à tous les concerts et des fois quand on voit les deux dates qui se chevauchent, on se dit ah, il va falloir que je choisisse c'est un petit peu embêtant alors que des fois il y a des semaines où il n'y a rien <rire> et ouais. la semaine d'après il, il y a deux voire trois trucs en même temps donc c'est pas ouais. toujours évident mais euh, c'est vrai que c'est un endroit où j'aime bien aller euh, régulièrement voir euh, justement les, les, euh, les, les événements euh, organisés par Arsenic voilà, ils le font très bien, les dont ont du cœur. en plus c'est une bonne œuvre et tout ça ouais. et euh, puis la salle elle est super hein. ouais ouais, ouais. ouais. Jean saint jean de saint ouais, jean ouais, une belle salle. Mmh. Super, voilà. Très bien. Euh, donc, euh, la dernière fois que je, que je vous ai vu, c'était au Bouillon, euh, avec ombrage. Et au Bouillon, c'est pareil, c'est une salle que j'aime beaucoup parce que le son est bon. Voilà. Ouais, vrai. et c'est oui. vrai que moi je suis quelqu'un qui, qui suis assez euh, difficile sur le son et quand je vais par exemple à, à l'Astrolabe, on, on peut la citer on peut, au Bouillon, il y, a, il y a des endroits comme ça où le son est excellent il y en a d'autres, bon on y va parce que c'est des endroits rock'n'roll, mais le son des fois est aussi un peu rock'n'roll, donc c'est mmh. pas toujours mmh. évident mais donc le, le Bouillon c'est un bon endroit et en plus c'est quand même l'endroit où, où Bat est le plus à l'aise <rire> il, il est chez lui hein. il est chez lui, voilà c'est ça, ça Et nous, on est un peu comme à la maison aussi là-bas. On a fait des résidences là-bas. On a tourné notre clip L'Heure Bleue là-bas en novembre. Euh, on a toujours eu une bienveillance de l'équipe du Bouillon. Euh, et puis, euh, effectivement, c'est une, une salle qui n'est pas assez connue où les gens ne se déplacent pas assez. Mais c'est un vrai club. C'est un vrai club de, de, de rock et pas que parce qu'ils font tous les styles. Mais c'est un vrai club de concert. Enfin, nous, quand on était à la fac, ça n'existait pas. Je me dis qu'on est vraiment... Ouais, ouais. Mais c'est une chance d'avoir ça. Enfin, moi, si j'étais étudiant aujourd'hui, j'irais au Bouillon toutes les semaines. Moi, je connais bien l'université de La Source, puisque j'habitais à La Source pendant pas mal d'années. Et à une époque, il y avait... Il y avait une demande, hein. on voulait une salle pour les concerts et pour faire des... un peu la fête et tout ça. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez connu les franchises. Donc C'était une, une cabane préfabriquée dans laquelle on faisait des concerts. Et donc, ce n'était pas très, très, très, très bien. Mais bon, c'était ce qu'on avait à l'époque. Et heureusement, maintenant, il y a le bouillon. Donc, c'est une salle qui est à l'université. Elle est faite pour ouais. les étudiants, mais pas que, parce qu'elle est ouverte à tout le public. Hein. Donc, ouais. tout le monde peut y aller. Hein. Ouais. La preuve, moi, ça fait longtemps que je ne suis plus étudiant. Euh, mais j'y vais avec beaucoup de plaisir. Et quand je sais, par exemple, qu'un des groupes va passer à dans un bar, et puis après il repassera au bouillon, je vais choisir plutôt le bouillon parce que je sais que c'est oui, un endroit son, où ça va hein. bien passer quoi. Ouais, le, le son, à, à moins que j'ai pas le choix, hein. voilà, des fois on n'a pas toujours le choix ouais. vous enfin, avez enregistré ça. aussi au studio émergence, donc euh, avec euh, Stéphane, comment ça s'est passé tout ça Ah <rire> oh bah ça s'est très bien passé, Stéphane c'est quelqu'un de, de très bienveillant, et en même temps qui sait aussi euh, nous pousser dans nos retranchements quand on enregistre, c'est-à-dire que euh, il a beaucoup d'idées, il a de l'exigence euh, — On a essayé pas mal de trucs. Alors la difficulté en studio, c'est que c'est le temps qui manque souvent, parce qu'on a envie d'essayer plein de trucs. Mais euh, du temps en studio, c'est forcément un budget. Donc on fait des choix, des fois euh, rapides, imposés par les circonstances. Mais en tout cas, Stéphane, c'est vraiment quelqu'un qui nous a euh, guidés, avec qui on s'est très bien entendu. Le, le feeling est très, très bien passé. Il a tout de suite compris, euh, je pense, l'essence de, de ce qu'on fait... Euh, ses conseils étaient judicieux, donc il y a d'ailleurs des choses qu'on a fait évoluer en studio et qu'on a gardées après en live, des, des, des petits arrangements, euh, des, des, voilà, des, des astuces sur le son. Euh, donc euh, on a vraiment fait beaucoup de plaisir à travailler avec lui et euh, on se dit que enfin, voilà, si on avait l'occasion de recommencer, on ne s'en priverait pas. Mmh, tout à fait, non, non, c'est vrai qu'on, je pense qu'on a trouvé l'endroit où on aime enregistrer Et on est allé dans une démarche un peu différente de d'habitude. C'est vrai que tu as raison, Julien. On a, on, on a fait un vrai boulot de studio. C'est-à-dire qu'on a trituré les potards des guitares, des pédales, des amplis. On a essayé 25 trucs, des fois pour jouer 3 notes, en se disant « Tiens, c'est avec tel réglage qu'on va jouer ces 3 notes-là ». Et donc c'était hyper bien, on s'est sentis bien. Euh, et c'est pour ça que, de toute façon, c'était l'objectif dès le début sur cet album, c'était de faire un travail sur le son. Il n'était pas question de sortir un disque où, euh, juste après qu'il soit sorti, en écoutant les morceaux, on se dise « mince, euh, à tel endroit, euh, on s'est planté là, sur telle note, sur tel truc, sur tel passage. » On ne voulait pas entendre des choses qui nous dérangent. Et ouais, voilà. Exigeant avec nous-mêmes aussi, ouais. Ouais. Ouais. c'est vrai que quand il y a une œuvre et on sait qu'il y a un petit défaut après on focalise là dessus et donc quand vous écoutez un morceau ça gâche tout le plaisir parce qu'il y a le petit truc le petit truc que, que vous attendez et en vérité même si tout le reste est bien s'il y a un petit défaut et ben voilà ça, ça reste c'est un peu pareil en concert d'ailleurs mmh. on est assez exigeant euh, avec nous mêmes parfois peut-être un peu trop mmh. Et c'est vrai que ça nous arrive de sortir de scène en focalisant là où on a loupé un truc, un machin. Alors qu'en réalité, l'important c'est l'énergie qui passe. Oui, et puis je suis sûr que les gens, le public, s'en est même pas rendu compte. Des fois, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Mais ça, c'est. Enfin, là, il est que 19h52, mais peut-être que dans une heure, on passera plus en mode psychothérapie. Mais je pense que c'est un peu le boulot, un peu l'émission. C'est un peu le boulot là qu'on a, c'est qu'effectivement. Faut il faut qu'on soit peut-être un petit peu moins exigeant et puis qu'on qu devienne un peu plus rock'n'roll. Et, euh, et voilà, mais bon, en même temps, il y avait un travail à faire sur le son, sur, sur la technique, sur le tempo, sur plein de choses. Et on a vraiment voulu se concentrer là-dessus. C'est la feuille de route qu'on s'était donnée, en tout cas sur ce disque. Maintenant, il va falloir qu'on le, qu le vive sur scène. Et voilà. Très bien, donc euh, là on papote depuis du, pas mal de temps Donc vous avez sorti un album qui s'appelle L'heure bleue Et euh, je propose qu'on écoute justement ce titre qui s'appelle L'heure bleue Qui est le, le troisième, sur cette, sur ce, troisième piste sur cet album Donc il euh, y, a, y a combien de morceaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc un album avec 7 morceaux oui. euh, Ça a été compliqué pour choisir ces morceaux-là ou <rire> euh, oui, alors, on en, oui, on pourra en discuter on, a fait aussi, euh, on est passé par une phase de présentation productions, c'est vrai que d'ailleurs on en profite pour remercier le Château d'Eau qui nous avait quand même permis d'accéder au studio Pôle Nord toute une journée pour enregistrer un peu en live les morceaux qu'on pensait mettre sur le disque, donc c'était en novembre 2000 Voilà, oh ça remonte, hein. 21 oui 21, c'est ça Novembre 21 déjà donc c'est un projet euh, de longue haleine ça fait deux ou trois mmh. ans qu'on était quand même sur ce projet disque bon il y a eu la pandémie donc oui c'est ça, un ça, un ça que je voulais dire aussi <rire> mais euh, effectivement l'idée c'était d'enregistrer un maximum de titres ce jour-là et pour nous les titres qu'on allait mettre sur le disque et en fait quand on est sorti de cette journée de pré-production il s'est passé pas mal de choses derrière et les, les chansons qu'on pensait mettre sur le disque n'ont pas toutes figuré sur le disque Très bien, donc on écoute L'Heure Bleue, euh, voilà le premier morceau de ce, ce nouvel album. Brunette, The Brunettes, avec Situation, et juste avant, c'était donc le premier morceau que nous écoutons de ce nouvel album qui s'appelle L'Heure Bleue, et le titre justement qu'on a écouté, c'est le titre qui s'appelle L'Heure Bleue, et c'était les Full System, donc vous connaissez les, les Brunettes, non Euh, de nom, oui. De nom. <rire> voilà, justement, euh, tiens, à propos de ça, alors euh, j'ai plusieurs dates de concerts qu'on pourra aussi euh, euh, faire passer ce soir. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans la région orlanaise, il y a une page Facebook de l'émission Mavrika qui s'appelle le, nou le nouvel agenda de Mavrika dans lequel vous avez toutes les dates des concerts de la région. Et même d'ailleurs, il y en a certains, certains groupes aussi qui vont jouer des fois ailleurs. Et euh, on aime bien aussi les, euh, partager ces dates. Donc, euh, La semaine prochaine, euh, non, c'est cette semaine, c'est cette semaine, donc c'est demain même, c'est demain 11 mars, le samedi, euh, De Debrunette sera avec The Courette euh, à la maison de Bégon, c'est euh, rue Pierre et Marie Curie, c'est à Blois, et c'est à partir de 20h. Donc voilà, si vous voulez aller les voir, euh, justement, c'est euh, l'occasion. Et demain, il y a aussi un autre concert, voilà, euh, ça arrive. Il y aura aussi Control Z, si vous connaissez un peu la musique électronique. Euh, bon, on l'a reçu au il y a quelque temps euh, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et Control Z, c'est un DJ, euh, on, on va dire, c'est comme ça. Il, fait, il compose de la musique électronique euh, et il sera au, con, au Théâtre euh, d'Orléans pour un DJ set euh, à partir de 23h donc euh, voilà, il y a deux concerts euh, on peut en rajouter d'autres euh, par exemple euh, vous connaissez le groupe Oui. le groupe Voilà, il sera en concert le 1er avril à Olivier à l'Aliage et il y aura en première partie Alex Le Lebaille donc euh, voilà, c'est un concert qu'on annonce déjà depuis quelque temps, qu'on attend avec impatience il y aura aussi le Creek Fest Festival à Cléry-Saint-André le 8 avril euh, salle Espace Loire il euh, y aura Heatline il y aura euh, Prisma et le groupe Warm Up voilà et puis après on peut commencer à annoncer aussi vous savez que nous, nous organisons régulièrement des Mavrika Live et avec le Covid bah, il y a eu une grosse interruption euh, le Mavrika Live numéro 12 a été annulé et euh, donc il reprend euh, ça sera le 10 juin, il y aura donc le nouveau Mavrika Live numéro 12 avec le, la même affiche hein, donc 3 euh, ans après les, les, euh, les artistes sont prêts à revenir jouer pour nous, donc il y aura le groupe Duke il y aura le groupe Yeti, le groupe Custom le groupe Melody Road et ça sera à l'Espace Bérère, à La chapelle Saint-Mémin. Voilà. Donc voilà pour les, les rendez-vous euh, des concerts. Bon, s'il y en a d'autres, vous pouvez aller donc sur le nouvel agenda de Mavrika. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des petites invitations. Comme ça, nous, on partagera dans les prochaines mmh. émissions. Vous allez souvent en concert, vous aussi Le bah, plus possible. C'est pas toujours facile, mais ouais. Enfin, forcément, on aime la musique. Hein. Mmh. Donc, euh, donc oui, après, euh, on regarde parfois que... Euh, Enfin, la, la programmation euh, sur la scène locale, elle est... on a la proximité de Paris peut-être qui, qui, qui fait que c'est compliqué d'attirer de, de des, des groupes euh, d'envergure nationale ou, ou internationale. Mais, mais oui, en tout cas, euh, avoir des concerts, c'est... Ça, on aime ça forcément. Quoi. Mm -hmm. Très bien. Tout à l'heure, justement, j'avais passé le premier morceau de l'émission. C'était Last Train que vous avez reconnu hein, aussitôt. Euh, un groupe que j'avais interviewé il y a quelques années lorsqu'il était passé à la Sardine. Et c'est un groupe qui, qui, tourne, qui tourne vraiment bien et qui font des concerts. À chaque fois, c'est un vrai bonheur de les voir. Est-ce qu'il y a d'autres groupes que vous, que vous pouvez citer, des, des groupes que vous avez été voir en concert dernièrement et que vous avez envie de... De, de citer ce soir. Oh, c'est une grosse référence, la Strain. Ouais. Ouais, ouais, grosse, grosse. Et là, c'est pareil, les petits jeunes. Hein, voilà, ça ah fait bah, plaisir. Ouais. Ouais, c'est un groupe qu'on aime beaucoup. Et on en profite pour euh, bah, pour faire une bise aussi à Control Z, parce que c'est lui qui a masterisé notre disque. Hein. D'accord, le monde est petit. Hein. Voilà. <rire> Donc demain, il sera en concert. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, c'est vrai que c'est de la musique un peu particulière. Et je crois qu'on n'a pas d'équivalent sur Orléans d'artistes comme ça qui fait de la musique vraiment... Non, avec... non, il y a un projet hyper intéressant. Mm -hmm. C'est quelqu'un de vraiment passionné et passionnant. Très bien. On l'a déjà diffusé dans l'émission parce que d'autres artistes m'en ont parlé. Moi, je ne le connais pas encore personnellement, mais si un jour il veut venir faire une émission avec nous, ça sera avec grand plaisir. Mm -hmm. Puisque... On a ouvert toutes les musiques actuelles ouais, et c'est vrai qu'à dire en plus, oui il y a plein de choses à dire. <rire> Pour un morceau là, il va falloir agrandir un peu le studio, il ouais, y aura, y aura deux camions de matériel. <rire> est ça. Il est un peu fou furieux, c'est ah, un geek. Ah ouais, mais bon c'est ça aussi. Moi, moi je vois par exemple, tout euh, à l'heure j'ai vu un concert de Karl, euh, non, de de Paul Karl Brunner. Je ne sais pas si vous connaissez, lui, il utilise encore des tables de mixage à peu près comme celles, comme celles qu'on a, analogiques, immense, avec plein d'entrées. Il a des effets de guitare, et carrément, pour, pour faire de la musique électronique en direct, hein, parce qu'il fait, fait des choses vraiment... Et, et moi, moi, ça me fait un peu... Je ne sais pas, c'est un peu des gens qui sont dans, dans leur monde, qui ont envie de nous faire partager une musique vraiment particulière et une atmosphère particulière. Chaque, chaque, chaque artiste qui fait de la musique électronique, comme, comme vous, hein, qui faites aussi du rock, vous avez votre univers et vous avez vraiment euh, un son à vous, vous avez quelque chose de particulier. Donc moi, j'aime bien ce, ce petit côté-là. Bon, après, certains diront, oh, c'est pas de la musique, c'est enregistré. Ouais, mais bon. <rire> bon, après, ça se discute. Il y a, y a plein de sites différents et chacun doit en trouver, euh, doit ouais, en trouver son compte. démarche de création qui est la même à la base et puis, oui, voilà. maîtrise de voilà enfin aujourd'hui la musique assistée par ordinateur ça fait pleinement partie de même des cursus euh, euh, diplômants en musique actuelle mm. hein. donc euh, non non c'est ouais, aujourd'hui puis... les, les musiciens sont des artistes et c'est aussi des techniciens souvent ah, ouais, enfin, voilà. des, des, des gens comme euh, comme Ctrl Z ou autre là il y, y a une vraie démarche de création c'est très très différent de, de DJ qui font des remix de, de de titres déjà connus ça n'a rien à voir Très bien. Bah, si on a le temps, on passera un petit morceau. Hein, voilà. Euh, donc voilà pour les artistes que vous avez d'autres artistes à citer, des, des gens avec lesquels vous avez partagé des, des scènes ou des choses comme ça. Gens... Du, du, du but en blanc comme ça, c'est compliqué parce qu'on <rire> a des influences quand même qui sont encore à, alors à un peu datées, mais on est très années 90, 2000 sur en tout cas nos références un peu rock. Bon, il y a des choses superbes qui se passent. Récemment, on avait partagé la scène avec Kokomo. D'accord, moi je, je connais pas qui est un, plus. Qui est un groupe bah, super, c'est un duo qui est en train d'exploser. De, Ils sont partout, tous les festivals de France. Euh, tu passes à ta Tata. -ta. Je crois même qu'ils sont chez Live Nation maintenant, donc c'est vraiment un truc énorme. Oui. Quoi. Oui. Euh, et on a joué avec eux à Ingré en 2020. Et ça c'est vraiment un groupe qui vaut le détour. Ouais. Alors dans un style très différent d'une autre, mais euh, c'est vraiment un groupe bluffant. Une énergie de fou, ouais. au mm -hmm. concert. Euh, — Ça n'empêche pas. Hein. Voilà, chacun son style, mais c'est bien de, justement, voguer entre les différents styles. Et puis euh, on peut très bien faire de la musique dans, dans, dans un genre. Et puis on parlait tout à l'heure de musique électronique. Après, aller en concert de hard rock, etc. Il y a plein de choses différentes. À partir du moment où c'est bien fait, la musique, il n'y en a qu'une. C'est la manière de l'interpréter qui est différente. Hein. On peut très bien reprendre une chanson de Georges Brassens en, en hard rock. Ça sera du hard rock, mais ça sera toujours du Georges Brassens. Voilà, c'est un exemple que je cite souvent. Donc... Euh, Les artistes, quand ils font de la bonne musique, il faut aller les voir. Et il faut aussi, euh, des fois, prendre le risque d'aller de, découvrir des artistes qu'on ne connaît pas forcément. On, on va les voir sur scène. C'est quand même une autre dimension. Les concerts, c'est quelque chose de super agréable. Voilà. Oui, tout à fait. Très bien. Et il y a le groupe Cachemire aussi avec qui on avait mmh. joué. Cachemire, oui. Qui, qui marche bien. Et franchement, c'est pareil. Ils ont une énergie euh, qui est dingue sur scène. Et, mmh. En plus, ils sont vraiment sympas. Sont oui, vraiment pas sympa très drôle. Quand on a avec eux et euh, oui, ça marche bien aussi pour eux. A beaucoup de dates ouais, beaucoup de dates et c est, c est, c est, voilà alors pour le coup c'est bien d'avoir des groupes de rock euh, qui sont français mm -hmm. et qui, euh, qui commencent à bien fonctionner c'est vrai qu'on disait tout à l'heure le, le, on, on se pose la question déjà depuis plusieurs années de savoir si le rock est mort ou pas euh, moi je pense pas euh, non moi non plus. <rire> mais, euh, mais en tout cas il y a des groupes de rock français qui font parler d'eux en ce moment ouais Et, et puis il y a aussi euh, le rock, euh, voilà le rock il n'est pas mort, on continue à le faire évoluer. Mais des fois on a aussi envie de revenir à des sons. Euh, vous parlez tout à l'heure des années 90, des années 2000. Voilà il y a des sons euh, et, et c'est pareil pendant pendant certaines années on a été aussi vers les synthétiseurs, des des samples, des choses qu'on rajoute à voilà, la musique rock. Et aujourd'hui a peut-être envie aussi de revenir à des des instruments plus vintage, le son de l'époque qui n'était pas parfait mais qui avait cette cette couleur qu'on qu recherche aujourd'hui quoi. Voilà telle guitare avec tel ampli à lampe, etc. C'est marrant euh, ce que tu dis, parce que c'est <rire> exactement le choix qu'on a fait, en fait sur ce oui. disque. Euh, on l'a fait euh, voilà, assez tardivement, euh, suite à cette pré-production qu'on a fait à, à Blois, au studio Pôle Nord, et puis ensuite, euh, euh, dans nos phases de compos. Parce nous, le, le, les samples étaient assez présents euh, en fait, à une certaine époque. On avait euh, ce qu'on appelle un SPD. En fait, c'est un, un pad sur lequel on peut euh, à la fois créer des sons lancer euh, des samples, des samples ouais, ouais, et oui. puis on peut aussi euh, c'est le batteur hein, qui gère ça qui déclenche euh, des sons et qui peut aussi attribuer euh, un certain nombre de, de percussions de sons de percussion aussi sur ce pad c'est un outil euh, que énormément de groupes ont euh, quand on regarde des lives euh, mm -hmm. euh, à la fois dans des salles de concert ou à la télé, enfin euh, le SPD c'est un truc qui est quasiment présent en permanence en fait, euh, à côté du batteur et nous on avait ça parce que dans tous nos titres quasiment on avait des samples Et on a fait le choix assez radical de revendre le SPD. D'accord. Et de, <rire> et de ça, supprimer euh, tous euh... les samples. On a, okay. on, en fait, on a joué les samples qu'on avait créés, enfin que Julien avait créé, parce que Julien, c'est un, un bon gros geek aussi. Il a ce que je dis là, il a sa chambre chez lui comme un adolescent, une grande chambre avec beaucoup de matériel dedans, beaucoup de jouets. C'est du matériel de musique, hein, je, je Il n'y a pas d'ambiguïté. <rire> et euh, voilà. Donc on a on a on a on a voulu un retour aux sources. Et euh, tu citais tout à l'heure le, le groupe Last Train, ça fait partie des, des références aussi. Mmh. On s'est dit mais finalement un groupe de rock c'est guitare basse batterie et on peut faire passer plein de choses avec ça. Euh, donc voilà, c'est c'est absolument pas limitatif. Euh, et finalement, d'ajouter des samples ou des, des choses comme ça en plus, c'est pas fort, Ça apporte pas toujours une valeur ajoutée. En fait, il faut se poser la question. Et nous, dans notre cas, on est un groupe de rock, et ce qu'on a à raconter n'a pas forcément besoin de de samples en fait derrière. D'accord. Et même d'ailleurs, dans notre façon de jouer, ce qu'on apprend euh, avec euh, l'âge. Et ce qui est le plus difficile, c'est plutôt de retirer des choses que d'en ajouter en fait. Ouais. Euh, la nature a horreur du vide. On avait plutôt tendance à en coller partout. Euh, je pense beaucoup. Enfin, quand je dis ça, je pense aux guitares notamment. On a deux guitares, donc euh, euh, alors elles s'harmonisent, elles s'entrecroisent, etc. Et finalement, on s'aperçoit euh, en retravaillant certains morceaux, maintenant quand on compose, qu'une note, parfois, si elle est placée au bon endroit, au bon moment, voire un silence. Eh ben ça, voilà, ça amène plus d'émotions que tartines de, de notes dans tout le. Et on a tendance à oublier ça, c'est que le silence fait partie de la musique. Et aujourd'hui, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à des concerts où tu des des groupes qui qui ont plein de plein de de pêches et qui jouent les morceaux les uns derrière les autres et il y a pas un silence. Et, et d'autres groupes jouent avec ça, et les ralentissements de rythme. La strain, le, par exemple, ça silence. De... Oui, mmh. on, on le voit tout de suite. Euh, dans mon lecteur, euh, sur mon ordinateur, on voit les, les, des fichiers, on oui. en voit qui sont, formes, sont donc, pleins d'un bout à l'autre. Et il y en mmh. a d'autres où on voit des, des, des silences, des ralentissements, des, des chuchotements. Et on repart mmh. après. Et, et je pense que c'est aussi... Euh, C'est aussi de la magie de savoir jouer avec les silences parce que justement, on met les gens en, en haleine. On sait que le groupe est capable d'envoyer. De, moi, moi, je vous ai vu sur scène, euh, je, je l'ai ressenti ce, cette chose-là aussi. Mmh. C'est-à-dire que vous envoyez bien comme il faut, tout d'un coup, il y a un truc, hop, et vous, vous maintenez les gens en, en haleine et ils attendent que, que ça explose parce que ça va mmh. réexploser. Et justement, le fait de, de les tenir pendant un certain temps, eh ben, au moment où ça part, ben, je pense que les gens sont encore plus contents. Je crois que c'est une force de savoir travailler avec ça aussi. On — oublie, on, oublie, on oublie que cette force-là... Je me souviens qu'il y avait des groupes... Il y en a un que j'avais cité aussi. C'est le groupe Tomia. Je sais pas si vous les avez rencontrés. Ouais. — qui, qui jouait aussi ce, ce truc-là où ils, avaient, ils savaient retenir. Et tout d'un coup, ça repartait comme il ouais, fallait. — Des influences assez voilà. en commun avec, avec Alex. Ouais, on a ouais, beaucoup ouais. de rock des années 90, du Sonic Youth, des trucs comme ça. Donc je sais qu'il est très là-dedans. Donc ouais. Ouais. – Alex, euh, il fait d'autres projets hein, actuellement ?– Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. – je... Parce qu'il avait le projet euh, The Patient, où il chantait en anglais. – Oui, c'est fait. – Et un autre projet que j'avais découvert il y a quelque temps avec Mourad, qui était passé dans les, dans les studios, qui connaît très bien Alex aussi, et il avait un projet en français qui s'appelait Evo. – Ouais. Et euh, c'est vrai que j'ai été euh, tout de suite euh, charmé par ce, ce côté-là, Il chante en français. Donc, euh, en français, avec son style à lui, sa manière d'interpréter les morceaux. Et j'ai beaucoup aimé ce, ce morceau-là. Mais bon, c'est vrai qu'on n'entend pas parler euh, dernièrement Je de concert. Pas, oui. ouais, non, non, mais voilà. c'est bien. C'est le français, en tout cas, c'est très bien. <rire> voilà, vous aimez la, la langue française. Et, et c'est vrai que certains disent, voilà, le, le rock, c'est en anglais. Ouais, c'est vrai que ça a été créé pour l'anglais. Ça a été créé par des Anglais, des Américains, mais euh, je crois que tous les pays du monde font, font du rock à, à leur langue, parce qu'on a réussi. C'est une, une langue qui, qui est internationale aujourd'hui, et on peut très bien écouter du rock euh, interprété dans toutes les langues. Et en France, nous, on connaît très bien le français. Il y a des groupes qui ont très bien réussi à intégrer cette langue, comme euh, Téléphone, Indochine. Bon, après, il y a certains ouais, mais on aime, mais on n'aime pas. Bon, euh, ils ont réussi à faire quelque chose avec de la langue française, quoi. Ouais, aujourd'hui, Trust, etc. Euh, T'as plein de groupes aujourd'hui très actuel hein, qui chante en français hein, mmh. dans tous les styles hein. le français a fait un retour en force euh, considérable hein. quand tu regardes la programmation des de la plupart des salles de concert ou des festivals en ce moment tu as beaucoup beaucoup de groupes qui chantent en français je crois même que c'est la majorité en fait euh, et dans tous les styles et il euh, y a aussi des groupes de, de, tu vois, de hardcore, de noise ces derniers temps alors, euh, qui prennent le parti qu'on ne comprenne pas grand chose à ce qu'ils racontent <rire> mais qui chantent en français aussi et nous en tout cas c'est un parti pris euh, parce qu'on a eu aussi ces interrogations là on a, le français a toujours été plutôt majoritaire dans ce qu'on fait mais à une époque on a fait un peu plus d'anglais où on mélangeait un peu anglais et français dans les morceaux et nous en tout cas on s'est rendu compte notamment après ce, ce passage à Pôle Nord, en pré-production, que euh, nous, on considère que pour faire de l'anglais, il faut chanter très bien en anglais. Euh, il faut avoir un accent parfait, en fait. Soit tu chantes bien en anglais, soit tu ne chantes pas en anglais. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense, quoi. C'est vrai qu'il y a certains et groupes. Euh, il y en a certains ça leur a fait leur charme. Je me souviens d'un groupe français qui s'appelait Revolver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui, qui chantait avec un accent anglais épouvantable, mais ça faisait leur charme. Les Anglais aimaient le groupe ouais. Revolver justement parce qu'ils avaient ce côté. Euh, une fois, il y a une anglaise qui était venue ici, qui me l'avait dit. C'était Fiona. Euh, et, elle était anglaise vraiment. Elle nous dit :« On aime bien l'accent des, ouais. des Français. Je trouve très sexy. sexy. » voilà. ouais. Donc après, voilà. C'est aussi le côté. Euh, français bon ça peut avoir un charme mais c'est vrai que l'anglais euh, c'est bien qu'on c'est bien parlé quoi bah, nous on a fait le choix de, de du, du français à 100% du coup sur ce dernier album et puis je pense qu'on va rester là dedans parce qu'en tout cas je j'aime bien écrire en français je pense qu'il y a des choses euh, c'est une langue qui peut sonner et puis c'est un défi d'écrire en français parce que euh, on a vite tendance à tomber euh, moi j'ai horreur des textes un peu un peu gnagnan des, des C'est très, très facile de tomber là-dedans, en fait. Euh, et du coup, euh, moi, je trouve ça intéressant d'écrire des choses qui sonnent et qui n'accrochent voilà, qui pas l'oreille, qui ne sont pas dérangeantes. Euh, euh, donc, c'est un vrai défi. Et mmh. c'est plus compliqué parce que ça sonne, à faire sonner du français sur du rock, c'est compliqué. Et puis effectivement, tu as raison, tu as plein de gens qui te disent oh, « mais moi, je, le rock, c'est en anglais, le français, je ne supporte pas. » Voilà, c'est un point de vue que je respecte parfaitement. C'est bon, ça que Les goûts et les couleurs, après, c'est vrai que c'est pas... C'est un vrai parti pris aussi, parce que mmh. forcément, que dans sa langue maternelle, on a plus de vocabulaire et donc ouais. euh, plus de facilité à raconter des choses. Après, il euh, y a des groupes qui qui font des paroles à quelque chose de presque accessoire, du moment que ça sonne, euh, voilà, et, et on écoute d'ailleurs tous souvent du rock, oui, oui. Euh, quand on regarde un peu les paroles, on se dit en fait c'est une catastrophe, mais, mais euh, euh, ça passe très bien, parce que Il y, y a des cool. chansons euh, très connues, et le jour où on a traduit, on dit mais attends, ils disent ça, ça. c'est complètement nul, bon oui, après, mais, mais bon, ça sonne, ça, sonne. ça le, sonne, le côté anglais ça sonne, et, et, et euh, moi j'écoutais les paroles, par exemple, tout à l'heure on a écouté le morceau L'Heure Bleue, où c'est carrément une poésie, c'est carrément des images. C est, c est, c est... Au début, je ne comprenais pas tout à fait ce que ça voulait dire. Il a fallu que je l'écoute plusieurs fois euh, parce que tu parles beaucoup en images. C'est mmh. ah, voilà. <rire> cool ce que tu dis, merci, parce qu'on me l'a pas mal dit ces derniers mmh. temps et c'est exactement ça, en fait. C'est vrai que... Moi, moi, j'aime bien le, le, ouais, ouais, d'écrire des choses que ça fasse naître des, des images dans la tête. Ouais, tout à fait. Ouais, tu ouais. Tu... Quand, quand on écoute, par exemple, au casque, on ferme les yeux et puis on écoute bien le truc, on, on voit des images. Et, et c'est marrant, tu vois, parce que la pochette, la pochette de l'album, il y a des couleurs assez particulières. C'est des couleurs que j'imagine quand j'écoute votre musique. C'est marrant. <rire> c'est ce qu'on ce qu a voulu <rire> faire. Vraiment, c'est. Ça a, a été bien transmis, en tout cas. Voilà, on va écouter un autre morceau, et on a encore plein de choses, j'ai encore plein de questions à vous poser, donc on, euh, on va écouter cette fois-ci le premier morceau de, de cet album, hein, celui qui commence, la, la piste numéro 1, ça s'appelle « Les fleurs sauvages », et puis après on, on parle de tout ça, ok, okay. okay. c'est parti Euh, deux morceaux à la suite. Alors, on a commencé par un morceau des, euh, des Full System qui sont nos invités euh, de ce soir avec un morceau qui s'appelle Les Fleurs Sauvages et à l'instant, on en parlait tout à l'heure justement avec euh, les deux membres qui sont présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel du groupe Full System de, de Alex, donc avec son projet Evo et un morceau qui s'appelle Un Instant. Voilà, j'ai retrouvé et puis on passé dans l'a passé dans la foulée. Et puis euh, ce qu'on va faire aussi, on va Essayer de discuter avec une personne qui est au téléphone Allo, bonsoir. Ouais, bonsoir Bonsoir, je baisse un petit peu la musique de fond pour qu'on s'entende un peu, un peu mieux donc j'ai dit qu'il y avait deux membres des full system dans les studios de radio arc-en-ciel, donc c'est les deux Julien et, et là un troisième qui nous retrouve donc euh, grâce au téléphone, bonsoir François Salut, salut Je ne <rire> pouvais, ah, pouvais pas aller laisser euh, du retour de mal de la, de la batterie sans intervenir ah. ouais. <rire> Je ne pouvais pas me déplacer, euh, j'interviens en ligne. Non, ils en profitent, c'est toujours quand, on, quand les absents ne sont pas là qu'on en profite justement pour dire du mal. Donc là, ils en ont profité à fond, mais bon, après... Qui euh... aime bien chez Non, non, bien. mais il y avait des trucs bien, il y avait des trucs bien. <rire> Très bien, tu, tu écoutes l'émission depuis le début alors Oui Et, et donc, euh, on, on s'était vu, euh, vu au concert euh, euh, justement euh, de au Bouillon, voilà, je cherchais le nom. Euh, au Bouillon, et, bon, super, super bon concert, franchement euh, très agréable, euh, avec la première partie Ombrage, un groupe qu'on a reçu la semaine dernière, et euh, depuis euh, le début de l'émission, on, on a déjà présenté pas mal de choses, donc pour les gens qui n'avaient pas suivi l'émission en 2016, donc le 26, euh, le 26 mars 2016, vous étiez passé dans les studios de Radio-Arc-en-Ciel, vous étiez allé là, tous les quatre, hein, les photos ont été repartagées euh, ouais. sur le Facebook de l'émission Maverica, donc vous n'avez pas pris une ride depuis, hein <rire> Impeccable je vais me mentir, pas. <rire> et, et depuis le début de l'émission, donc, euh, on a dit pas mal de choses, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de, de compléter, euh, des choses qu'on aurait oubliées euh, Non, sauf que tout, tout a été dit et très bien dit, c'était juste pour être un petit peu là de, de pouvoir honorer l'invitation, participer quand même en ligne je trouve que c'est sympa de nous accorder un peu de temps, donc euh, si ça peut se faire physiquement par téléphone, c'est bien aussi. Bah oui, euh, on est à la radio, donc forcément les gens, ils nous voient pas, ils nous, ils nous écoutent et le fait qu'on soit par téléphone, même si le son est un petit peu moins bon, eh ben, ça permet quand même d'échanger euh, et de, de partager tout ça à la radio, quoi. Tout à l'heure, on disait en plaisantant que la, la section rythmique, la section rythmique, ça va rien. En fait, c'est vraiment fou, parce que dans notre, notre façon de composer, euh, la basse et la batterie ont vraiment une place... Euh très très importantes et les lignes de basse euh, de François, alors maintenant qu'il est en, en ligne on va lui tirer un peu les ponts ouais, elles, elles sont vraiment euh, vraiment euh, importantes et inspirantes et elles sont beaucoup à l'origine de, de nos morceaux donc, euh, donc non, tout à l'heure on a dit du mal mais c'était pour rire t'as mangé ou pas François <rire> ça fait une heure que je mange <rire> non non mais je mange oui. j'en prends, j'encaisse <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est hyper important pour nous. Et puis Thomas, euh, bah Thomas il a beaucoup beaucoup euh, beaucoup progressé. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un batteur qui tient vraiment la baraque, quoi. Qui... Non mais il est pas là, tu peux y aller. Enfin, non mais <rire> bon, c'est vrai que c'est un... vrai qu'il tient la baraque, il tape très fort. Euh... Il casse la baraque. Casse la baraque. Et non mais c'est vrai que c'est important, hein, ça d'avoir un une sorte de, de, de, de voilà c'est en tout cas il est fiable et c'est vrai que quand on monte sur scène on sait que Thomas il est là quoi et qu'il va faire le boulot et que et ça c'est important et, euh, et c'est vrai qu'on a on, on a tous les trois des rôles et en effet euh, je rejoins complètement complètement Jules c'est vrai que le, le la basse n'est pas juste là pour appuyer les fondamentales en fait euh, des, des tonalités de nos morceaux en fait c'est non euh... mais en il y a il y a pas de secret hein comment se, il se passe des choses quoi en il y a plus besoin de parler il y a des moments ça La magie opère. <rire> oh non. Moi, moi des fois quand je vais au concert comme ça, je, je, je regarde un peu les, les regards des, des, des artistes et, et je vois qu'il y a une complicité parce que bon, je pense que pour, pour interpréter des morceaux qui ont été travaillés, retravaillés donc il y a des choses, des sujets que vous avez déjà abordés, en répétition vous, vous les retrouvez euh, sur scène vous regardez, euh, on a l'air de dire euh, ça s'est bien passé ou alors on s'est un petit peu planté et, et j'aime bien justement ces petits regards de complicité parce que je, je suis sûr que la plupart des gens qui ne vous connaissent pas, ne les voient pas forcément. Mais, euh, mais quand on vous connaît un petit peu, on se rend compte, et quand on connaît aussi les morceaux, on se rend compte justement de tout ce qui se passe. Un, un seul regard suffit hein, pour, pour communiquer Oh ah C'est sûr qu'on se connaît bien. Alors on a peut-être tendance à se regarder un peu plus quand on se plante. <rire> le bon regard noir qui tue. <rire> moi, je sais que ça, ça me fait sourire parce que des fois, moi, je connais les morceaux et puis je... oh, oui, ils ont mis un temps ouais, de plus et un truc... Oh, oui. et, et, et là, je regarde les regards et ils se regardent entre eux et disent, quand ouais, c'est bon. Trois, quand il y en a trois qui regardent le quatrième, ouais, c'est <rire> <franchement. rire> ouais. voilà. enfin, ça. peut arriver mais on essaie d'éviter de, de, de, ça parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du. Ce qui est important, c'est l'énergie et l'intention. Après, euh, on n'est pas là pour réciter une partition. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça arrive, hein, les, les, les pains. En... <rire> oui, ça fait partie. Live. Ça fait partie de la musique vivante, hein, voilà. Ouais. Alors, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. C'est vraiment la consécration. On cherche qu'une qu chose, quoi. passer du temps à travailler, à retravailler, à enregistrer, mettre en boîte. Quand on arrive sur, sur scène, on a à cœur de pas décevoir. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a toujours un petit peu de, de stress, mais c'est vraiment là. La... On ne veut oui. pas perdre, on veut vraiment, vraiment on veut bien faire et restituer le morceau comme on le comme on, on l'attend, comme on veut qu'il soit entendu. Donc. Et en fait, euh, ouais, la scène, c'est vraiment là, c'est libérateur. <rire> tout le monde découvre ça là, et, et comment ça se passe Est-ce qu'il y a des fois, justement, où vous prenez des libertés, vous, vous prenez des morceaux, et vous vous dites, tiens, on va rajouter quelques temps, on va rajouter un, deux, deux minutes de, de solo, par exemple, ou, ou on va reprendre un couplet en plus ou... Alors... <rire> en toute sincérité quand on le fait on, on l'a un petit peu travaillé un petit peu préparé quand même mais euh, oui en tout cas c'est des choses qu'on qu commence à, à faire euh, oui on l'a déjà fait aussi par le passé sur d'autres trucs, ça nous est arrivé de composer des bouts de des... il y en a un d'ailleurs dans, dans le set actuellement mais on a des fois des interludes qui sont composés euh, que pour le live en fait quoi, pour faire des liens entre les morceaux euh... ouais, on improvise pas, pas beaucoup et euh... — En plus, on a un batteur qui joue au clic, c'est-à-dire que qu'il ah oui. a le tempo dans les oreilles. et Mais on essaie de s'en détacher un peu. Alors on l'a institué parce qu'à un moment donné, on l'a expliqué tout à l'heure, on jouait avec un sampleur, Il y avait des samples. Euh, effectivement, il faut jouer exactement au tempo du sample quand il s'agit d'une de, mélodie derrière, sinon on a en décalage. Avec ouais, c'est un, un décalage. Et puis ça va pas. <rire> donc on s'est habitué à jouer comme ça et on l'a conservé. Alors l'avantage c'est que c'est sécurisant, on sait que ça sera carré du début à la fin. Il y en a un que ce côté un peu, euh, euh, voilà, un peu rigoriste parfois et donc on, on l'a conservé. Mais c'est vrai que du, fou, du coup ça peut parfois peut-être nous, en, nous enfermer. Nous, nous, empêcher de, de tenter des choses dans la règle mais c'est aussi euh, l'expérience le, la bouteille hein. plus on fera des lives et plus, plus on se permettra ce genre de choses on se l'interdit pas complètement mais Comme on aime les choses bien faites, on n'ose pas toujours sortir du cadre, en fait. Mm -hmm. Et il y a des groupes comme ça qui jouent pas du tout au clic, qui jouent vraiment. Euh, voilà, c'est le batteur qui fait le rythme. Bien Et sûr. ça m'est déjà arrivé de d'écouter des morceaux, leur album, etc. Et après de les voir sur scène, je dis mais ils ont pas joué un peu plus vite que d'habitude. Effectivement, oui. euh, c'est-à-dire que des fois avec l'adrénaline, ils ont tendance à jouer légèrement plus vite que, que les morceaux habituels. Donc, euh... c'est. Enfin voilà, nous c'est vrai qu'on est. On a, on a beaucoup travaillé ces dernières années pour euh, euh, on était très exigeant avec nous-mêmes c'est ce qu'on a dit et c'est pour ça aussi qu'on s'est mis au clic et enfin c'est pas facile le clic hein, ça peut être un meilleur ami comme un meilleur ennemi euh, là encore enfin Thomas il a, le batteur il a des facilités c'est quelqu'un qui a des facilités hein, qui quelqu'un qui intègre ça très facilement après euh, On, on, on serait presque dans le stade où, euh, on, comme le sampler, on pourrait se poser la question d'abandonner le clic justement pour rajouter un peu plus de vie à nos lives et pour être, pour être parfois un peu plus dedans. Mais euh, c'est aussi pour éviter ce que tu viens de dire qu'on qu joue avec le, clip, avec le clic, c'est qu'un mor morceau qui accélère, euh, un emballement du tempo au moment du refrain parce que ça joue, euh, que ça joue plus fort ou quoi, c'est c'est pas top en fait, ça se ressent mmh. et c'est pas, pas top peut-être qu'il y aura des, des morceaux que, sur lesquels vous pouvez vous permettre de faire ça et d'autres euh, où vous, vous allez rester euh, comme, comme, comme jusqu'à présent quoi. Ouais, ouais, après il y a peut-être un choix à faire je sais pas, je... <rire> après c'est vous qui, qui choisissez mais... bon, en tout cas c'est une année qu'on qu a prévu de consacrer euh, vraiment euh, à la scène au live, l'idée c'est vraiment de, de défendre ce disque le plus possible Euh, de lui donner toutes ses chances et donc euh, oui on a décidé en tout cas de faire quelque chose qu'on n'a pas fait trop jusque là c'est vraiment de, de, de patiner à 200% notre set euh, pour euh, maîtriser nos morceaux euh, voilà puissance euh, puissance 1000 et, euh, et justement je pense que c'est à ce moment là qu'il se passe des choses en live et c'est pas forcément lié au clic mais euh, l'intention elle va changer les sons ils vont changer euh, on est en train de travailler sur des sons on... Enfin, euh, moi je vais changer d'ampli il y a des choses qui vont, qui vont se passer pour justement euh, offrir en live une version du disque mais qui est un peu plus péchu euh, est-ce qu'on abandonnera le clic je ne sais pas mais en tout cas euh, plus on se sent bien avec ces morceaux c'est un peu comme des, des, des godasses que tu achètes au début tu as mauvé les pieds et puis au bout de 3 semaines en tu fait, es trop bien dedans C'est un peu l'idée en fait du set. L'idée c'est que à force de, de manger de la scène là cette année on, on, on pense qu'il peut se passer, euh, on peut faire passer quelque chose de différent sur le disque avec les mêmes morceaux en fait. D'accord. Bon, on va commencer à parler aussi des projets, parce qu'on arrive déjà, on a passé la moitié de l'émission, le temps passe très vite, hein, il ne reste plus qu'une heure et demie avec euh, nos amis de Full System euh, dans l'émission Mavrika. Et euh, justement, euh, quels sont les projets, parce que là, il y a eu l'album, l'album il est sorti quand exactement, il y, a, il y a quelques... 27 euh, janvier. 27 janvier, donc euh, vraiment c'est tout récent, hein, un mois. Euh, et puis, euh, donc maintenant, euh, quels sont les projets, peut-être faire des clips vidéo, je sais pas. <rire> Alors, ouais. On a déjà fait un clip, euh, le morceau Leur Bleu qu'on a. Leur Bleu, tout oui, tout Raphaël à fait. Ouais. D'ailleurs, euh, au début, dit, quand j'ai euh, découvert votre votre morceau, c'est justement j'avais diffusé le morceau du clip. Hein. Ouais, ouais d'accord. Voilà. Euh, donc un clip vidéo, peut-être d'autres. Les, les projets, c'est surtout de, de jouer là. Il faut qu'on joue. Des euh, concert des concerts, des concerts. Euh, euh, peut-être s'exporter un petit peu en dehors de la région centre. Euh, Euh, voilà. bon après euh, clairement on n'est pas dans une logique de faire 70 dates par an on, on a tous des métiers à côté euh, euh, on a des enfants euh, la dernière fois qu'on qu est venu en 2016 vous vous en aviez déjà, moi j'en avais pas, <rire> ça c'est sûr euh, mais bon voilà, on a, on, on a quand même des, des vies de famille, des vies pro qui ne nous permettent pas d'être sur les routes tous les week-ends mais bon je pense que ce serait intéressant aussi qu'on aille se frotter à d'autres publics un petit peu en dehors de la région Euh, donc voilà, ça, les projets ça va surtout être ça et puis euh, on s'était dit qu'on allait bosser à fond à fond la caisse, le live et puis je, je, je pense qu'on va finalement assez vite retourner dans de la compo <rire> Euh, donc voilà, peut-être que les projets, ce sera euh, d'ici quelques temps... C'est une boucle sans fin, il y, a, il y a des morceaux, des idées qui deviennent des morceaux, parce que vous êtes auteur-compositeur de, de, de tous vos morceaux, ouais. euh, vous ne faites aucune reprise Ah non, non. on l'a déjà fait pour rigoler. Oui, après oui, j'ai oui. fait du pixies un peu, des choses. D'accord, mais c'est vrai que quand on buffe, on répète, on se laisse toujours un petit, un petit temps de, de liberté. Et ça part souvent sur un bœuf et on dit tiens là il y a un truc intéressant on tire le fil et puis on, on avance on compose comme ça et, et souvent d'ailleurs les morceaux naissent de, de ces moments entre nous c'est pas forcément des, des trucs qui arrivent tout près on a eu quelques créations comme ça où l'un ou l'autre arrivait avec un riff déjà bien avancé et les autres se greffent dessus mais je trouve que notre façon la plus efficace de composer on a les plus belles réussites c'est lorsqu'on en a Euh, improviser ensemble et, et exploiter les idées qu'on avait en commun, euh, chacun apportant sa patte. Et ça nous plaît en fait. C'est pour ça qu'on disait, il faut qu'on travaille le live, parce que c'est mm -hmm. important. Mais euh, composer, c'est un vrai plaisir parce qu'il se passe des choses, d'une idée qu'on a de trois notes, que ça part sur une direction. Euh, Est, on est toujours surpris de ce qui sort et c'est vraiment... Mmh. C'est vrai qu'on entend vos morceaux, euh, voilà, on se dit qu'il euh, y a tout acheminement pour y arriver parce que finalement ça part de, de la magie entre deux notes, euh, voilà, un petit truc à la batterie, les paroles dessus et finalement c'est toute une construction, c'est quelque chose qui s'est fait pierre par pierre et finalement quand on écoute le, le morceau fini, on se dit ouais... Euh, Mais en vérité, il y a tout un travail. Moi j'imagine euh, la création, c'est vraiment quelque chose de, de, de, de super, quoi, de, de vraiment bien. Quoi. Ouais et puis tu vois, avec, euh, avec la maturité, entre guillemets, c'est-à-dire que tu, tu, tu sors un peu du côté euh, couplet refrains » où tu te dis, bah c'est bon, en fait, on a la structure du morceau. Euh... On, on bah, peser, quoi. En peser, fait, on sort un peu de ça, ce que disait Jules tout à mmh. l'heure, c'est-à-dire qu'on en enlève, euh, c'est-à-dire que is more, quoi. mort, on, on, on en enlève, quand on a la structure, qu'on a les, les éléments un peu centraux du morceau, bah, là on commence à se poser la question des arrangements, et de plus en plus, et je pense que c'est comme ça qu'on bossera euh, sur les futurs morceaux, c'est-à-dire qu'on passera beaucoup, beaucoup plus de temps sur une compo, Euh, parce qu'en fait, voilà, il, faut, il y a toujours matière à y revenir euh, avant qu'il y ait vraiment un résultat qui soit, qui soit intéressant et donc voilà, les projets ça peut être aussi ça c'est-à-dire que je pense que d'ici quelques temps on retournera sans doute dans une logique de single euh, avec sans doute des clips à la clé du coup, pour le coup, c'est ce qu'on avait fait en 2020 euh, avant le Covid hein. on avait sorti un morceau qui s'appelle Modern Mess, euh, qui était un single euh, on avait fait une sortie sur les plateformes on avait tourné un clip avec... Euh, avec un mec super qui s'appelle Romain, qui a beaucoup beaucoup de talent, euh, qui est l'ancien vidéaste de l'Astrolab. Mmh. Euh, et donc voilà, je pense qu'il pourrait y avoir cette logique de, de single dans les projets. Et puis tu parlais de support vidéo, on va sans doute retourner à Châteauneuf, à Émergence, puisque Stéphane nous, nous propose aussi de, de, de faire ce qu'il appelle une Émergence TV. Donc en fait, c'est une sorte de, de clip live. On va, on va sans doute jouer un des morceaux du disque et puis on sera, on sera capté pendant ce temps-là. Donc, euh, donc voilà, donc du concert en un... Et puis, euh, oui, du support vidéo, tu as raison parce qu'il faudra euh, euh, qu'on continue à faire vivre ce disque qui vient de sortir, mais je pense qu'on aura euh, finalement euh, plus vite que prévu envie de... peut-être de, de, de sortir un single. Ok, d'accord, très bien. Donc on va, on, va, on va être patient et puis attendre. Donc pour l'instant, il faut aller vous voir en concert. Est-ce qu'il y a des dates déjà d'arrêtées Il y en a quelques-unes. Ouais. ouais on, a, on a le Drop Kick qui est euh, voilà une scène rock orléanaise, orléanaise euh, ouais, en connaissez. plein centre en plein centre d'Orléans donc euh. c'est le 12 mai 12 mai. 12 mai si je ne fais pas de bêtise voilà. euh, qu'est-ce qu'on a on va jouer dans la région oui, les, ouais euh, les standards à euh, Monet ça, ça c'est le 27 mai en Touraine à côté Tour voilà et puis bah surtout ça a été annoncé aujourd'hui on pouvait pas trop en parler on jusque là et du coup on est très content de jouer au festival au tempo à Boigny le 25 août d'accord Voilà. Mmh. Ça. donc voilà. ça c'est les, les, les, les trois dates qui sont confirmées pour l'instant il y a d'autres choses dans les cartons qui sont en train de se, de se caler Donc le mieux pour vous suivre, pour, pour suivre les, les dates qui vont arriver, euh, c'est de vous retrouver sur le Facebook de l'émission, euh, de l'émission, de, de, de, du groupe Full System. Ouais, tout à fait. Puis, ça. Instagram aussi. Instagram. Et puis, euh, on le dit parce que c'est parce que vrai que c'est important. Euh, le, on est sur toutes les plateformes de, de streaming. Donc mmh. voilà, c'est très simple. Vous tapez Full System et vous nous trouvez euh, sur toutes les plateformes que vous utilisez pour pouvoir nous écouter faut pas hésiter parce qu'aujourd'hui voilà, on est un peu dans, dans une autre consommation de la musique. Les gens achètent peu de disques. Euh, la plupart des gens écoutent de la musique sur YouTube avec des pubs et ainsi de suite sans être abonnés. Il y a certaines personnes qui sont abonnées à des plateformes comme Spotify, Deezer et autres hein, pour en citer quelques-unes. Euh, mais voilà on est sur des systèmes assez particuliers hein, en termes de, de rétribution aussi des artistes. Bon nous on s'en fiche complètement puisque voilà on n'est pas là pour, pour gagner de l'argent entre guillemets avec notre musique euh, voilà en tout cas pas pour le moment mais c'est vrai que c'est important de, de générer un peu des streams sur les, sur les plateformes ça c'est en train de devenir quelque chose de malheureusement qui c'est aussi une donnée qui rentre en compte pour, la, pour les programmateurs mmh. donc euh, voilà On est, on est partout ok donc euh, on peut vous trouver en streaming sur internet sur euh, tous, les, tous les sites mais il y a aussi cet album qui est sorti hein. moi j'ai la version euh, physique et moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien le, euh, toucher quand même le, j ai, j ai, je l'ai ouvert je ne sais pas combien de fois déjà depuis que je l'ai entre les mains euh, il y a plein de choses vieille. qui sont écrites dessus euh, bah, cet album là d'ailleurs on, on va parler aussi qui c'est qui a fait le, les dessins Ah, alors ils sont deux à avoir travaillé ouais. sur... Ah, il euh, y a deux personnes. Ouais. Et oui, il y a Jean-Michel Ouvry qui est un artiste euh, que l'on aime beaucoup, euh, qui est un ami et qui a travaillé sur plusieurs de nos visuels, en fait, qui nous accompagne depuis quasiment le début. Mmh. Euh, donc c'est lui qui a fait la partie plutôt dessin. Euh, Illustration que premier plan Et, puis, Et euh... puis Mélodie Archambault, voilà. euh, qui est euh, une artiste graphiste en freelance, dont le, le, la boîte s'appelle Mad Brain Studio, qui est aussi la chanteuse du groupe Orphéon Black. Orpheum Black, ouais, voilà, bon, bon, que l'on est, est depuis de, est beaucoup est, de temps. C'est ouais. un peu consanguin, à Orléans, mais c'est vrai qu'on est... On, on, moi, moi je l'avais connue dans le groupe euh, No Sign of Things. Non, non, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir... De, de plein de copains dans, dans plein de groupes orléanais et qui ont plein de compétences et de talents par ailleurs. Et ça a vraiment été une pochette faite à quatre mains entre, entre Jean-Mi et Mélo. Et, et elle, a, elle a fait un boulot euh, vraiment sublime, dont on est très fiers. Jean-Mi a fait des pochettes euh, magnifiques, euh, qui sont la signature graphique du groupe d'ailleurs. Euh, et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on qu le retrouve sur cette pochette. Mais c'est vrai qu'on a un petit coup de cœur, en tout cas sur le... Les couleurs de, mmh. de, de cette pochette, elle a fait vraiment un travail euh, super de montage photo. De, euh, elle a customisé des, des photos qu'on qu lui a envoyées, qu'elle a, elle a trituré ça dans tous les sens et elle a, en tout cas, elle est, elle est partie d'un brief qu'on lui a fait, mais qu'elle a complètement euh, repris. Euh, Euh, qu'elle a voilà, qu complètement intégré et le, le, le, le rendu il est super, on est vraiment très fiers mmh. C'est vrai qu'il y a une très belle pochette et puis d'ailleurs euh, il ne faudra pas que vous partiez sans la, la dédicacer mmh. hein. donc j'aurai que deux, deux signatures sur cette pochette cette pochette. Trois et... pour François Et, <rire> <Oui>. <rire> et, et, et justement euh, euh, cet album où est-ce qu'on peut se le procurer bah, on, on peut se le procurer en ligne parce qu'on a un une boutique en ligne, un, un e-shop. Euh, donc on le lien est sur notre, sur notre Facebook, on peut le trouver sans problème, donc on vous les envoie, voilà, et on, on, on peut le trouver de cette manière-là. Euh, on est en train de réfléchir très sérieusement à, à la réalisation d'un vinyle, parce que la pochette est belle et que euh, Mello, elle a déjà designé euh, la totalité du vinyle, avec le vinyle qui serait sans doute blanc, euh, enfin voilà, qui serait vraiment... Un, un très très bel objet mais qui coûte <rire> très très cher un, un vinyle <rire> ça coûte cher oui, effectivement, mais bon après c'est le bel objet c'est vrai c'est ce qu'on garde et, et c'est vrai que pour les collectionneurs euh, bon, le CD c'est bien, c'est un support mais beaucoup de gens reviennent au vinyle parce qu'il y, y a vraiment le, euh, le grand format le, la, la galette qu'on pose sur la platine qu'on regarde bon, c'est une autre manière d'écouter et c'est vrai qu'aujourd'hui dans, dans le monde ça va très vite et le streaming justement euh, facilite beaucoup les choses, ça nous permet de découvrir plein de choses, mais ça nous permet aussi de les oublier aussi rapidement, et souvent on écoute euh, moi je sais que le premier j'écoute les premières secondes des fois parce qu'on veut, on veut tout découvrir et finalement on ne prend pas le temps de découvrir les choses ça, ça va vraiment trop vite, ouais. mais bon l'avantage c'est qu'aujourd'hui on peut on écoute quelque chose à la radio ou n'importe quoi il y a des logiciels qui nous permettent de savoir le titre, euh, dans la minute on l'a téléchargé et on peut l'écouter voilà. ouais. ouais. euh, donc ça va très vite euh, par contre, euh, le problème c'est qu'on oublie très vite aussi Et avant, euh, quand on, qu on avait par exemple un album qui sortait, on l'entendait à la radio, euh, on notait les noms, on le commandait chez le disquaire, on attendait trois semaines pour le recevoir. Mmh. Et quand on allait chercher on le poser sur la platine, là, c'était un moment... Euh, voilà, on, on, on le méritait ce moment-là. Mmh. Alors mmh. qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça va tellement vite, c'est bien, c'est bien. C'est mais... vrai qu'on a fait un choix de... de, mmh. de on est complètement autoproduit. Mmh. C'est un choix aussi assumé. Euh... Euh, on avait testé sur notre dernier single, euh, un label, euh, voilà, on avait sorti le dernier single euh, Modern Mess en 2020 sur un, sur un label, euh, voilà, euh, quelqu'un de très, très sympathique, mais on n'a pas estimé que c'était si intéressant que ça, en fait. Et donc euh, là, on n'a pas non plus démarché des distributeurs physiques type Fnac, euh, Leclerc ou autres, qu'on a fait par le passé. Euh, non là clairement où trouver notre disque et eh bien lors venez des nous... concerts des voilà, mmh. concerts ça. on est toujours là euh, voilà côté de la scène mmh. à échanger avec les, les gens qui, qui ont apprécié ce qu'on a fait puis on rejoint effectivement nos disques à cet endroit là. Justement, c'est quelque chose que vous appréciez. À la fin des concerts, quand les gens viennent vous voir, ou discuter avec vous, alors sou souvent c'est quand même positif. Ça c'est rare que les gens aillent vers vous pour vous dire euh, j'aime pas ce que vous faites. Donc oui. souvent ils ont ils, ils, sont ils partis, font la démarche la chance, déjà. Ça. Bon, ça arrive. Hein. Des fois il y a des gens qui sont comme ça aussi. Mais euh, la plupart du temps, les gens ils viennent ils font la démarche d'aller vous voir, c'est parce que ils ont été euh, voilà ils ont été euh, transportés euh, pendant votre concert, ça leur a plu, ils ont envie d'en savoir plus, ils discutent avec vous. Voilà. Ça, je pense qu'en fait inconsciemment c'est ce que les gens nous disent à la fin des concerts où, euh, voilà, quand ils nous voient d'une manière ou d'une autre qui nous, nous donne envie de continuer je pense à, à faire de la musique aussi c'est à dire que c'est hyper intéressant de voir ce que les gens ressentent alors c'est marrant parce qu'au concert au Bouillon il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils avaient beaucoup accroché sur sur Philahé qui est un morceau qui est sorti en 2016 et qui est un morceau pour le coup qui est toujours dans notre set et qui risque de rester dans notre set encore un moment. Et ça, ça, ça nous a fait plaisir. Euh, voilà, et c'est vrai que, oui, c'est indispensable. En fait, quand tu sors de scène, en, quand tu montes sur scène, tu te dis, merde, on se met quand même dans des situations, euh, on pourrait être tranquille être dans notre canapé, en fait. Quoi. <rire> et, euh, et, et en fait, quand tu sors, tu te dis, putain, on a envie de refaire 25, quoi. <rire> ouais, moi, je dis souvent la même chose, c'est justement, vous, vous montez sur scène... Vous... C'est vrai que c'est compliqué de monter sur scène. Euh, juste, à, Vous avez travaillé, vous avez composé des morceaux, vous les avez enregistrés, et là, vous devez les défendre. Et les secondes, juste avant, euh, ça peut-être... Euh, bon, c'est le trac, est-ce est que ça va bien se passer Vous arrivez les premières, euh, les premières secondes, ça va être compliqué. Après, une fois que c'est parti, je pense que, que ça va. Et, et, et après, une fois que vous avez fini, vous avez presque envie de recommencer, quoi, parce que vous êtes emporté dans, dans le mouvement et tout ça. Et moi, je dis souvent les, les, la même chose pour les gens aller au concert. Alors, des fois, C'est vrai, on se dit, tiens, ce soir, je n'ai pas trop envie de sortir. Il y a un film à la télé, on va regarder ça. Mais finalement, des fois, ça demande un petit effort de sortir, affronter un peu le froid. Alors, actuellement, c'est l'hiver. Aller jusqu'à un endroit avec sa voiture, se garer, aller, rentrer au concert. Mais une fois qu'on y est, on regrette surtout pas. Et une fois que le concert est fini, on dit, on a passé un bon moment, je ne regrette pas d'avoir été à ce concert-là. Mais c'est vrai que ça demande toujours une petite... Un petit effort au départ. <rire> ouais, de plus en plus, hein. de plus en plus. Les les, les gens, euh, euh, passé le Covid, les gens sont pas tous revenus encore. Hein, ouais, dans les salles de spectacle. Ouais, ouais. Euh, euh, moi, je bosse aussi dans la culture et je, on le voit, c'est vrai que les gens, sont pas encore revenus trop trop. Euh, euh, et puis les, les, on le disait, hein, les, les modes de consommation, ils ont changé. Hein, le, la nouvelle génération, c'est beaucoup du YouTube et ainsi de suite. Euh, le marché de la musique, il s'est durci, les prix du live ils se sont envolés. Donc les gens euh, ont peut-être parfois plus facilement tendance à mettre euh, 100 balles euh, dans, dans une place pour aller voir une, une énorme star euh, euh, dans un accord hôtel arena ou un truc comme ça. Et par contre pour faire la démarche d'aller même dans sa propre ville euh, écouter trois groupes pour 5 euros, ça reste un truc euh, qui est, enfin c'est plus en plus compliqué. Ouais. Donc euh, c'est c'est vraiment cool que tu le rappelles parce qu'en effet euh, on a vraiment besoin que les gens viennent et euh, Et en même temps, ben voilà, on comprend aussi, hein, chacun a sa vie, son boulot. Le soir, tu n'as pas forcément envie de ressortir, comme tu le dis. Donc, euh, voilà. Voilà. Et, et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est justement, euh, moi, au début, quand j'ai commencé à faire l'émission Mavrika, au début, bon, je passais beaucoup de disques et, et j'ai eu l'idée d'inviter de, de des, des artistes dans, dans l'émission. Donc, je me suis dit, tiens, on va, on va s'intéresser aux, aux artistes qui veulent bien venir euh, parler de leur projet euh, dans l'émission, à la radio. Et euh, donc je m'étais tourné vers euh, les premiers, je me souviens, c'était Mandrake, euh, Ice Cream, euh, bon, beaucoup de groupes que j'avais reçus, Enfin, que Margaret, des premiers groupes que j'ai reçus dans la première année, et, euh, Arkane, euh, et voilà, de, des groupes qui, qui aujourd'hui, euh, pour la plupart, n'existent plus. Mais en tout cas, euh, je me suis dit, tiens, je vais me tourner vers des groupes, peut-être que je ne vais pas en trouver beaucoup, Je me suis trompé, hein, parce que ça fait 12 ans que je le fais, ça fait bientôt 13 ans. Euh, peut-être que je ne vais pas en trouver beaucoup, j'aurais vite fait le tour sur Orléans. Et puis, euh, peut-être que les groupes ne seront pas aussi bons que ceux qu'on diffuse dans les autres radios. Et j'étais surpris de voir que, justement, c'était peut-être un petit peu l'inverse. Parce qu'entre ce que j'écoute, moi, sur d'autres radios, où c'est toujours la même chose qui revient. Ou alors, il euh, y a des radios que j'aime bien aussi, mais c'est des trucs qui datent déjà de quelques années. Hein, vous voyez un peu de quoi ouais. je veux parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des, des groupes... des des émissions de radio que tout le monde peut écouter dans des radios connues, hein, où il passe du rock, où il passe des, des, des groupes émergents, il n'y en a pratiquement pas. Donc je me suis dit bon c'est quand même bien et en plus j'ai été surpris de la qualité parce qu'on a des, des groupes qui sont excellents sur la région orléanaise. C'est vrai que souvent c'est des groupes de la région orléanaise, même si on y en a certains qui sont venus d'un peu plus loin. Donc euh, voilà, nous on est ouverts, tous ceux qui veulent venir, qui viennent de Bretagne, du sud ouest, du, du nord, etc. Nous on est ravis de les recevoir ici dans, dans les studios de Radio Cancel. C'est vrai que la plupart ce sont des groupes de la région orléanaise, Blois Tours, bon c'est pas loin, Gien, Bourges, etc. Paris, il y a beaucoup de groupes et on a eu Anaïs from Paris qui est venu il y, y a quelques, que, quelques semaines. Euh, plus loin aussi Biarritz, euh, on a eu des Belges qui étaient venus, on a fait une interview en Espagne une fois, mais c'était par téléphone. Euh, on a aussi euh, Hervé Deroff d'ailleurs euh, qui doit sortir son nouvel album qui vient régulièrement de, de Brest. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Et, et c'est vrai que je me suis dit, il y a, a d'excellents groupes et, et après, il y a aussi on, on découvre aussi une scène, c'est-à-dire qu'il y, y a des groupes qui réussissent très bien qui tourne sans arrêt, mais qu'on n'écoute jamais la radio, ce qui est un petit peu dommage. Donc Radio Arc-en-Ciel, avec l'émission Américain, on s'est tourné plutôt vers ces artistes qui sont des vrais artistes. Il y en a certains qui sont professionnels, etc. Et qui tournent, qui tournent, qui tournent, et qu'on n'écoute plus du tout à la radio française. C'est un petit peu dommage. Ouais, tu as une logique de marché, en fait. Tu as une logique mmh. de marché dans tout, aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça qui est un peu compliqué. Mmh. Oui, mais bon, à partir du moment où nous, on est radio associative, et qu'on s'intéresse à la qualité plus que ce que ça peut nous rapporter. Pas forcément, on se tourne vers des, des groupes de, de qualité et euh, qui qui, euh, qui sont pas forcément, comme vous disiez tout à l'heure, il y en a qui sont professionnels et vivent de ça ils vivent pas toujours euh, voilà, c'est c'est pas non plus quand on est musicien, et des fois il y en a certains qui m'ont dit, voilà moi je suis professionnel mais parce que je me contente de peu voilà il faut savoir ça, aussi que bien, des bien artistes sûr. qui font des millions, il euh, y en a pas tant que ça c'est comme le genre de football, il ah y a beaucoup oui, oui. de licenciés il y en a très peu qui sont millionnaires hein, mais il y en a ça. <rire> et... non, mais même les groupes qu'on évoquait au début là tout à l'heure, euh, même des, des... Des, des Last Train, des mondes mmh. des groupes comme ça. Moi, je suis ouais. du Cachemire, je ne suis pas convaincu que ce soit des gros des gens qui, qui gagnent euh, des milliers de cents. Enfin, faut, faut c'est des, des vrais musiciens, parce qu'ils sont connus par leurs concerts. Il voilà, y, y a les gens qui organisent des concerts, qui les connaissent, qui les font jouer à plusieurs endroits, etc. Et c'est des gens qui passent euh, qui passent toute leur année pratiquement ils sont rarement chez eux, ils sont en tournée en tournée en tournée, ils font tel festival tel festival, après ils sont en, sur, en, ils font des enregistrements donc beaucoup de choses c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est des vrais musiciens contrairement à d'autres qui pourraient enregistrer un, un morceau qui est diffusé dans toutes les radios et eux ils font aucune scène et puis en attendant ils gagnent beaucoup d'argent sans rien faire Bon voilà, <rire> c'est des choses différentes. Hein. Après, chacun a leur euh, leur truc, c'est sûr que. Et bon, chacun a leur talent aussi. Hein. Il y a des choses qui sont très bien dans, dans tous les styles. Mais bon, euh, c'est vrai que les, les les groupes qui tournent, qui font beaucoup de concerts, qui rencontrent d'autres groupes, il y en a énormément hein, qui, ont, qui ont fait des carrières extraordinaires. On parlait des des par exemple, des des gens qui sont connus dans le monde de de la scène et qu'on n'écoute jamais à la radio, malheureusement. Ouais. Voilà. Il euh, y a toujours François qui est, qui est non, ouais, au téléphone. Je j'écoute. Oui, tu nous si écoutes, euh, si, si tu, tu, euh... tu interviens quand tu veux. Si tu veux. <rire> as, des, as des projets toi, François Des projets, euh, je ne sais pas, 10 ans, c'est pas mal. On va voir si on recondille le bail. Euh, ouais. euh. Mais euh, on, est, on est plutôt sur une bonne pente, alors il ne faut pas, pas, se, pas gâcher ça. C'est cool, on profite. En tout cas, c'est vrai qu'on a survécu au Covid, entre guillemets. — Ouais, il y, y a pas mal de, de projets qu on, qui, qui... Qu ont splité. Ouais, euh, et nous, ça nous... Non, non, c'est vrai qu'on a travaillé, on a testé plein de trucs. On a même essayé de faire des répètes par Internet avec des logiciels bon, qui marchaient pas bien, quoi. — On a réussi à sortir un titre, hein, comme ça ?— Ouais, on a enregistré... — euh, ouais, Chacun ouais. fermé chez soi, on a réussi à faire ça, quand même. — Pulsions qu'on a réenregistré en studio et qu'on a souhaité mettre sur l'album parce que c'est un titre qu'on aime bien... Mais on l'a hey, fait. On me rappelle un peu le confinement là, être avec vous à la radio depuis. Euh, <rire> de je je, je revis des sombres heures euh, du Covid. Mais oui, on avait fait, euh, on avait enregistré chacun euh, notre partie chez nous, et puis euh, et puis euh, puis Julien. Ensuite, il a il a il a agrégé tout ça avec euh, avec tous ses jouets qu'il a dans sa chambre. Mmh. <rire> ça y est, J'ai sans un point de jalousie. C'est possible. <rire> et puis ben, on a quand même réussi à sortir un morceau, à en faire un clip, alors que euh, on s'est pas vu. Mmh. Voilà, <rire> c'était compliqué, compliqué, et ouais. on parlait tout à l'heure, justement, ça a été très difficile pour les artistes, ça a été très difficile aussi pour les organisateurs, tous les gens qui travaillent autour du, du spectacle, ouais. et puis même, même nous, à la radio, hein, il y a eu des, des périodes où je n'ai pas pu faire d'émission, simplement parce qu'il y avait les, les confinements, il y avait aussi les, euh, les, euh, les couvre-feu, voilà. ouais. c'est-à-dire que, ou alors je venais à la radio et j'y passais la nuit parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi, ou alors je ne faisais pas d'émission, et donc pendant plusieurs, plusieurs semaines, je n'ai j'ai pu faire des émissions mais tout seul en, en diffusant des, des morceaux enregistrés et puis après euh, j'ai commencé à recevoir des gens euh, dans les studios mais c'était limité à une deux personnes avec euh, les distances obligatoires avec les masques on avait des masques on les enlevait une fois qu'on était chacun euh, assis mais bon euh, voilà c'était un peu compliqué et puis aujourd'hui ça revient un peu à la normale mais c'est vrai que la dynamique n'est pas reprise euh, comme avant le covid hein, ouais. il, y a, il y a encore des gens qui ont peur d'aller au concert ils ont peur d'être avec les gens euh, à la limite euh, dans ce cas là il faut y aller avec un masque hein. Voilà, on veut toujours continuer mais bon aujourd'hui je pense que quand même euh, il va falloir vivre avec <rire> très bien on, on parle beaucoup, on va encore envoyer un peu de son parce que le, le temps passe vite et on, on a encore plein de morceaux à envoyer donc on va écouter euh, encore un des morceaux de, de votre album alors euh, c'est le quatrième morceau la quatrième piste ça s'appelle Jour de Brume et c'est tiré donc de l'album L'Heure Bleue Euh, L'album sorti euh, fin janvier Donc il euh, y, y a vraiment pas très longtemps Et c'est le groupe Full System On écoute euh, tout de suite C'est parti <rire> C'est parti deux morceaux à la suite on a commencé par un morceau des full system on est en train de découvrir tout leur album ce sont nos invités de cette émission numéro 543 et euh, donc nous avons deux, deux personnes du groupe dans les studios de radio arc en ciel et un troisième qui est au téléphone normalement si on l'a pas perdu toujours là toujours là voilà <rire> très bien donc euh, on a écouté justement euh, encore un extrait de ce nouvel album qui s'appelle euh, l'heure bleue euh, Et le morceau qu'on a écouté, c'était Jour de Brume. Et juste après, c'était Control Z. Voilà un artiste qu'on qu n'a pas encore reçu dans l'émission Mavrica. Mais peut-être qu'il faudra lui envoyer une invitation simplement pour qu'il vienne. Et justement, il sera en concert demain. Demain, ça sera au Théâtre d'Orléans. C'est à partir de. Bah, encore une fois, c'est assez tard, hein, mais, mais bon, en même temps, euh, ça demande un petit effort. Donc vous pouvez regarder le film à la télé, à la fin du film. Vous pouvez encore aller sortir donc à 23h pour aller au Théâtre d'Orléans. Euh, c'est dans le, dans le hall du théâtre apparemment et euh, c'est gratuit hein. donc euh, voilà euh, comme quoi c'est juste un petit effort pour sortir affronter un petit peu le froid et après euh, passer un bon moment à découvrir cet artiste talentueux qui euh, nous fait de la musique électronique Control Z le morceau qu'on a écouté c'était Dark City voilà et un côté aussi un peu froid un coup, euh, moi j'ai ressenti ça dans, dans ces clips vidéo et tout ça euh, où il y a aussi des têtes de mort qui apparaissent des, des choses un peu euh, fant fantastiques vois Voilà. Ouais, il est sur un projet. Là, il a sorti un projet qui s'appelle 42, qui est un projet immersif avec euh, as des enceintes à 360 degrés <rire> euh, tout autour en fait, et il diffuse euh, à la fois des, des, des tu vois des ambiances sonores, ça peut être des des, des bruits de pluie, des choses comme ça avec aussi donc son son style à lui. Ils sont trois Ingersson au centre de la salle à faire ça. Bon, enfin, bon, c'est effectivement un énorme geek, euh, est, euh, voilà, il est dans, dans un univers, il euh, ne faut pas commencer à parler de, de son atos avec lui. Voilà. D'accord, tu ne veux pas, quand même pas brancher un DSP 540 sur un truc comme... Julien, c'est ce que tu as fait en fait, hein, parce que ouais, du coup, Bouillon, il était là... Oui, on que... a discuté un peu et, et j'ai trouvé mon maître. Ah. Moi, je, voilà, je jouais avec mes, mes joueurs de guitare, mais lui, c'est encore un autre niveau... Et mais, mais ceci dit, c'est vrai que c'est un passionné de matériel, mais au, au service de la création, c'est-à-dire il a créé un spectacle, où on est dans l'immersion totale, le son arrive de partout, et c'est vrai que je ne sais plus qui, qui disait ça, mais le, la stéréo n'existe pas dans la nature en réalité, donc ouais. réussir à créer un, euh, voilà, un lieu où le son... Euh, arrive de toutes parts, c'est quand même euh, intéressant comme expérience. Mm -hmm. C'est vrai qu'on se résume souvent à la stéréo, parce que bon, la stéréo, fait, ça vient du fait qu'on a deux oreilles, quoi, et chacune perçoit quelque chose différemment, ce qui nous donne une, une position euh, voilà, par rapport euh, On sait que par exemple la batterie est à droite, le, le bassiste est à gauche, parce que simplement euh, parce qu il y a, on entend plus de la gauche, par exemple le bassiste, et la batterie de, plus de la droite, etc. Euh, mais en vérité, euh, si on se tourne, ben, ça sera dans l'autre sens. C'est vraiment par rapport à nos oreilles. Oui. Donc il y, a, il y a eu des enregistrements qui ont été faits. Au, au départ, c'était bon en mono, hein, avec un seul micro. De plus en plus, cette technologie euh, nous a permis de, de découvrir. On avait même fait des tentatives en en quadrifonie dans les années 70 avec des des, euh, des cellules spéciales avec quatre enceintes où il y avait l'avant, arrière et tout ça. Finalement, on se résumait à deux parce que deux, bon, un casque, ça suffit, ça suffit. Mais en vérité, on est capable aussi de percevoir l'avant et l'arrière avec nos, nos oreilles. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on qu le pense le son et justement donc aujourd'hui on se résume souvent les enregistrements que vous avez faits au studio émergence sont en stéréo <rire> euh, mais euh, dans on certains pas, on dans pas, certains... pas tenté le 5.1 <rire> encore le home cinéma <rire> là, ah oui après, compliqué comme et ça il y a toutes ces choses là qui sont venues se rajouter aussi parce que avec justement avec le numérique on, on a pu avoir beaucoup plus de pistes donc euh, la cadre on est passé en 5.1 en 6.1 etc donc des choses pas possibles avec euh, des fois des simplement c'est du surround c'est à dire qu'on a droite gauche et à l'arrière en vérité c'est le mix des deux euh, voilà pour donner une dimension voilà y a Plein de choses qui ont été inventées et, et je me souviens aussi euh, à l'époque les pionniers c'était aussi des Pink Floyd qui faisaient des concerts avec des enceintes en avant d'autres en arrière etc mmh. de manière à avoir une dimension et, et ça c'est vrai qu'on peut le découvrir que, que lorsqu'on est dans des, dans des scènes particulières ou, ou dans des studios euh, euh, donc c'est peut-être euh, je sais pas comment ça se passera demain mais peut-être qu'il y aura un truc dans, dans ce style là je sais pas. Bah le le, ouais, ouais, le son à 360 là, le le, mmh. le son immersif c'est c'est ce qui est en train d'arriver t'as pas mal de salles de concert qui s'équipent comme ça oui oui j'ai j'ai vu ça ouais. ouais. j'ai vu même des des des trucs où il y avait justement des des enceintes amplifiées qui étaient tout autour d'un d'un cercle quoi c'était à 360 ouais, degrés ça. et les gens se trouvent dedans donc ouais. ils entendent vraiment le son un peu partout hein ouais c'est voilà. c'est ça existe hein. il y a pas mal de centres comme ça spécialisés un peu partout dans le monde sur euh, qui sont un peu des musées du son en fait, mmh. l'audiovisuel, mais en général, et tu as, as des trucs énormes, un équipement qui est énormissime à Los Angeles, euh, avec une recherche justement sur le, sur le son immersif, mmh. et euh, voilà, mais ça c'est en train d'arriver dans, dans, un peu partout dans le monde, et dans des villes qui ne sont pas forcément des, des grosses villes, hein, tu, tu... Mmh que demain on aura des choses comme ça justement on parler des, des, des pistes à une certaine époque c'était en, en mono en stéréo donc, et après en quadrifonie, donc quatre pistes euh, et puis aujourd'hui avec le numérique on a la possibilité d'en rajouter autant qu'on veut pratiquement donc ouais. euh, ça nous permet de faire justement il euh, y, a, y a des enceintes, il y a, y a combien 100 enceintes et, et chacune a un son différent en plus donc euh, voilà on arrive à gérer tout ça ce qui n'était pas du tout possible bah, tu euh, le vois en studio, hein, tu hum. peux vite arriver à, à 50, 52 pistes de guitare pour le même couplet euh, Enfin bon, des trucs, ouais. justement pour les musiciens moi j'ai connu l'époque où les gens ils enregistraient c'était en stéréo donc un magnétophone et puis ils enregistraient sur une console et puis c'était comme ça après il y a eu le, les premiers multipistes où c'était des, des cassettes souvent euh, des cassettes où on enregistrait ben, stéréo et stéréo donc on arrivait à avoir quatre pistes c'est à dire qu'on enregistrait sur une cassette mais deux fois dans un sens et deux fois dans l'autre sens ouais. donc on arrive à avoir quatre pistes, c'est déjà bien après ceux qui avaient la chance d'avoir des magnétophones un peu plus performants vraiment à bande, ils avaient eu du 8 pistes, du 16 pistes, du 32 pistes c'était un truc formidable, déjà les trucs de studio, et aujourd'hui on peut, on peut avoir ça chez soi, quoi. quelque chose qui, qui est beaucoup plus, plus simple, mais bon il y a beaucoup de gens aussi qui, quand on écoute par exemple parler des Pink Floyd, ça avait été enregistré euh, je sais pas sur combien de pistes à bande, mais aujourd'hui encore ça reste une référence parce que Les gens qui ont fait ça, franchement, ils avaient beaucoup de mérite parce qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on avait aujourd'hui. Ils ont réussi à faire des choses vraiment formidables. c'est ah, le, le talent des, des de ingénieurs du son, celui qui a fait le mixage, parce qu'en réalité, euh, on peut avoir 50 000 pistes et beaucoup de matière, mais si on ne sait pas la travailler, ça, voilà ça fait de la, la bouillie. On sait bien qu'il faut qu'on tienne tous sur un spectre de fréquences. Il faut que chacun tienne sa place et c'est tout le travail de mixage. Voilà, le, la, la stéréo et le, les fréquences, c'est comme ça qu'on arrive à rendre un enregistrement audible, il faut que chacun... Il faut euh, que ce soit clair, voilà, parce que si on superpose être... plein de choses, et puis euh, pendant les années 80, on avait tendance, euh, tiens, on a, on a la possibilité de mettre plein de choses, donc on rajoute et rajoute et rajoute et rajoute, et aujourd'hui, euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, il faudrait, euh, on essaie d'enlever, justement, laisser le ce qui a vraiment besoin quoi. Vraiment le, le, ce qui fait la nature du son et pas toujours vouloir en rajouter euh, voilà. c'est vrai que as le, le, le travail de l'ingé son tu vois, en studio il est vachement important maintenant, c'est à dire qu'il fait partie du projet artistique bien souvent les gens qui sont doués derrière les, derrière les tables de mixage et qui, qui ont des studios, c'est le cas de, de Stéphane et de Baptiste c'est des gens qui ont quand même une, une vraie oreille euh, et c'est hyper intéressant de voir que souvent leurs remarques qui sont issues d'un constat technique Euh, bah, en fait, parviennent aux mêmes conclusions que, que les nôtres, qui sont artistiques, en fait, à la base. Mm -hmm. euh, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont me dire, bah, par exemple, là, sur tel couplet, on enlève une guitare parce qu'il y en a trop, qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est dommage, machin. Et en fait, nous, au même moment, on se dit qu'artistiquement, oui, en effet, euh, en fait, pour des raisons qui sont différentes de base, on arrive aux mêmes conclusions. Et il y a beaucoup d'arrangements, en fait, qui se passent en studio. Et tu vois, Baptiste avait une image qui était intéressante, il nous disait qu'en fait, le, le son, c'est comme une bouteille d'eau, en fait. Tu prends une bouteille d'eau en plastique, tes instruments représentent tous une couleur, et en fait, toutes les couleurs doivent tenir dans la même bouteille, mais la bouteille, elle n'est pas extensible. Donc, si tu mets euh, plein de basses et que tu, mets, que tu remplis ta, ta bouteille aux deux tiers de basses, bah, il ne te reste plus qu'un tiers pour mettre de la guitare et de la batterie, grosso modo. Mmh. Et c'était assez intéressant parce que du coup, tu as vraiment ce, ce jeu, c'est de l'ingénierie, c'est vraiment de la physique. Oui, tout à fait. Hein. <rire> et, euh, et en effet, tu peux avoir composé un, un super truc si tu vas dans un studio pourri euh, avec des gens qui n'ont pas la bonne formation pour ça. Ça va être difficile de ressortir quelque chose d'intéressant. Et, et puis l'important aussi, c'est le dialogue. Je pense que vous, vous exprimez ce que vous avez envie de sortir. Et lui, connaissant la technique, il va essayer de restituer au, au mieux ce que vous voulez sortir. Donc c'est beaucoup un dialogue. Et puis après, il y a ouais. aussi des compromis. Il y a des choses. Par exemple, euh, connaissant sa, sa technique, il va dire oui, mais tu me demandes ça. Mais ça ne va pas être possible parce qu'on va avoir un tel problème. Ou sinon, tiens, on fait l'essai. Et on regarde, ah ouais, c'est vrai que ça ne fait pas bien. Donc il vaut mieux enlever tel truc. Faut, ah ouais, ça faut faire, faire confiance. Voilà, ouais, il faut faire confiance. Et puis, bon, c'est sûr, ils ont une expérience, donc ils peuvent nous le démontrer. Mais souvent, en écoutant leurs conseils, on gagne du temps aussi. Donc euh, voilà. Il y a un avantage de l'oreille extérieure aussi. C'est vrai qu'on s'enferme beaucoup dans nos morceaux. On a du mal à le concevoir différemment. Et quand on le fait écouter à quelqu'un qui l'a entendu 3-4 fois, il y a quelque chose qui vient l'interpeller tout de suite. Mm -hmm. Ça va être naturel, qui va nous donner une direction euh, qu'on n'avait pas du tout... Euh... On avait pas, à laquelle on n'avait pas pensé parce que le morceau il était presque fini on n'en voyait pas trop d'autres versions c'est vrai mmh. qu'en studio on a redécouvert des morceaux comme ça ouais. tout à fait et, et on a gardé ses arrangements très bien, donc euh, voilà <rire> d'où l'importance de trouver le bon ingénieur du son alors le bon ingénieur du son pour tel groupe euh, peut ne pas être bon pour un autre hein. Et chacun a des styles, ouais. chacun a des choses donc c'est dans le dialogue et, et, mais bon, connaissant Stéphane je sais que lui, il, a, il avait commencé avec du rap il est capable de faire tous les styles de musique j'ai vu euh, énormément d'artistes passer chez lui c'est quelqu'un qui... qui euh, il maîtrise beaucoup de, de, de styles différents. Parce qu'il y en a certains, par exemple, pour, il y en a qui font que du rap, il y en a qui font que du métal, il y en a qui font que du punk, etc. Et lui, non, il est capable d'analyser pas mal de choses, et grâce à son matériel et le studio qu'il a, il a quand même un, un beau local où on est bien ah comme oui, il faut. C'est vraiment un artisan. C'est-à-dire qu'en plus, il a fait réaliser ses enceintes de monitoring par, mm -hmm. par un gars qui est sur Orléans, qui s'appelle Cyril, qui a... Qui est aussi un geek à sa manière. Enfin, c'est mmh. cette, cette espèce de savant fou en fait qui fabrique des amplis et tout un tas d'enceintes et voilà. Enfin, c'est en fait il est capable de traduire en électronique un son qu'il entend. Vraiment, il, il s'est fait vraiment une place sur Orléans puisque c'est lui qui fait les amplis des plupart des, oui, les, des amplis de guitare des voilà. euh, je sais qu'il fait, fait pas mal de choses aussi pour les studios il prend par exemple des, des tranches de console qu'il met sur des, sur ah ouais, des racks vrai, euh, 19 ça. pouces etc à donc, euh, parce qu'à une époque il fallait une console avec beaucoup de pistes aujourd'hui on, on peut avec une seule piste enregistrer en numérique sur plusieurs pistes différentes euh, sur l'ordinateur et donc une seule piste suffit donc souvent les gens utilisent des, des très bonnes pistes hein, mais au lieu d'en avoir 50, euh, 50 qui coûtent très très cher nous en avons une qui se sert plusieurs fois voilà mmh. et, et ça permet de donc après il y a des connaissances et forcément euh, souvent les, les consoles qu'on utilise pour ce genre de choses là même si aujourd'hui on est numérique c'est quand même des consoles qui ont fait leur, leur preuve qui, qui ont une qualité euh, voilà on, on, ils connaissent le matériel et euh, ils savent aller chercher le, le matériel qu'il faut justement voilà, pour tel ça. ou tel morceau donc ça c'est et puis on a eu la chance avec Stéphane il est, je pense qu'il a un peu la même histoire que nous par rapport à la musique il a écouté les mêmes trucs que nous Et il a évolué dans son écoute euh, au même rythme que nous, vers les mêmes genres d'artistes que nous, donc euh, ça a fait écho en fait, ce qu'on fait a fait pas mal écho à ce qu'il écoute, donc ça c'est une chance. Et, euh, et donc effectivement il s'est beaucoup investi à, à tripoter les boutons dans tous les sens ouais, c c ça, ça j'imagine aussi, aussi <rire> sa, sa patience, la patience qu'il qu il faut parce qu'il faut beaucoup d'heures parce que lui il mixe, des fois vous n'êtes pas là il continue à travailler, le soir les, les, les samedis, les dimanches il est là en train de, de, de mixer et en plus il y a aussi une, une faculté assez importante euh, qu'ont certains ingénieurs du son c'est justement, euh, on sature rapidement quelqu'un qui travaille sur le son, heure, deux heures, au bout d'un moment, il n'a il a plus... Euh, L'oreille fatigue. L'oreille fatigue, il, il ça, ne pas les choses, donc il faut savoir se poser, reprendre quelques temps après, etc. Et lui, c'est vrai qu'il a quand même la, la capacité de travailler longtemps, euh, alors que d'autres... Surtout euh, euh, avec les bassistes, d'ailleurs. <rire> c'est normal. <rire> Très bien. Euh, le temps passe. On va, on va continuer à découvrir cet album parce qu'il y a encore quelques morceaux à écouter. On, voilà, on avance assez vite quand même. Ça va tenir dans, dans l'émission, il n'y a pas de souci. Et puis euh, après l'émission, comme euh, les artistes ont l'habitude, c'est Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on vient d'écouter un morceau, un de plus. Il y a sept morceaux dans ce nouvel album. Euh, L'album s'appelle « L'heure bleue euh, ». C'est euh, le groupe Full System qui est notre invité de cette émission numéro 543. Et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle « 90 ». Donc beaucoup de numéros. « 90 », c'est une référence avec les années. C'est ça. Les années 90, c'est oui, c'est un peu vos, vos références au niveau musical ou beaucoup. Oui. Ouais. Euh, oui oui oui on a. On évoquait des, des groupes récents tout à l'heure, mais euh, on a nos racines. Enfin voilà, moi j'étais adolescent dans les années 90. Euh, J'ai commencé la guitare. Aujourd'hui Nirvana. Euh, hum. « Sandgrunge », ça me parle, « Alice in Chains »,« The Soundgarden », tous ces groupes voilà, de Seattle ouais, exactement. Euh, et beaucoup d'autres, mais les années 90, il y a même des groupes comme « Korn » ou « Pure Rock mm ». -hmm. Des... Il y a énormément de groupes des années 90. Il y a certaines années, on se dit mais c'était miraculeux. Quoi. Il y a des albums magiques qui sortaient chaque année l'impression de parler comme un comme un vieux con quand je dis tout ça mais non non, non, non je, enfin je, ouais je, non, moi, je pense que carrément ouais mais même moi qui ai connu des des choses de plus anciennes c'est vrai que moi euh, j'ai écouté euh, quand on parle du rock on parle du rock classique les années 70 les, les années 60 hein, 70 ouais. euh, 80 c'est un peut-être un peu moins 80 et pourtant il y avait des bonnes choses aussi dans les années 80 mais il y a d'autres musiques qui ont pris peut-être le, le dessus euh, au niveau des radios des choses comme ça et 90 peut-être aussi parce que 90 il y avait des bons groupe de rock aussi, mais finalement, il y avait aussi d'autres mouvances à côté, euh, peut-être... Euh justement. Il y avait plus de stations de radio, il y avait plus de, de possibilités d'écouter de, des choses différentes. Donc, mais le rock, effectivement, il continue de vivre. Aujourd'hui encore, on, on parlait tout à l'heure dans l'émission, on se demandait si le rock était encore vivant. Bien sûr qu'il est encore vivant. Il y a encore des scènes, des scènes rock. On parlait du dropkick, qui est un endroit dans lequel il y a toujours des, des concerts rock. Et pas que. C'est vrai que des fois, ils sont aussi ouverts à d'autres choses. Mais c'est quand même le bar rock dans la région. Il y en a d'autres. Il y a d'autres endroits. Donc, le rock continue de, de vivre. Même s'il y a d'autres choses à côté, quand qu on parle des années 80, par exemple, on parle plus de, du funk, du disco, des choses comme ça, peut-être. <rire> mes années 80, c'est clairement moins mes références. Ouais. Je trouve que ça a plus vieilli ce qui est sorti dans les années 80 que dans les années 90. Ouais, parce les 90, que 90, il y avait plus une énergie qui est arrivée avec des groupes comme Nirvana. Après, c'est mmh. une claque quand on a entendu ces, ces ouais. guitares saturées. C'est là qu'on a découvert la pédale de distorsion vraiment. Ouais. Euh, après c'est aussi parce qu'on était dans des âges enfin pour ma part en tout cas où on était très réceptif à, à, à ça et on l'a pris en pleine figure euh, la génération d'avant dira que c'était les années 80 la référence peut-être mais euh, oui, je trouve que l'énergie rock assez brutale elle est... Pour moi, elle est née vraiment dans les années 80. Ouais, nouvelle génération du rock, quoi, un rock un peu plus moderne. Et je crois, on est toujours plus ou moins dans cet héritage-là. Enfin, a, je pense qu'on a passé encore un cap, mais je pense que ce qui s'est passé dans les années 90, ça a traîné encore 15-20 ans facilement derrière. Et euh, mais le morceau, il est en écho aux années 90. C'est pas seulement sur la musique, en fait. On vit à une époque un peu particulière. Et euh, bah finalement, oui. Alors, c'est vraiment la soirée où on se dit qu'on est vieux. <rire> euh, et mais bon, c'est un peu le truc. C'était mieux avant, quoi. Et, et c'est vrai que c'est un peu ça. Dans, dans, dans ce morceau, il dit mais finalement dans les années 90, on était, on était pas mal, quoi. Alors moi, j'étais pas, euh, j'étais pas adolescent, Julien, dans les années 90. J'étais plutôt enfant, tu vois. On était vibronnés au rock, c'est pas mal. À Mais bon, on était bien quoi. On, y a, y, y, fin, finalement, il faisaient quand même assez bon vivre dans les années 90. C'était. Il y avait moins de questions. Euh... Il n'y avait pas Internet, euh, pour aller pour, pour rejoindre un pote, il euh, fallait appeler sur son fixe, euh, s'il n'était ouais. pas là, on allait au rendez-vous, on ne savait pas s'il allait venir, enfin ouais, voilà, il n'y avait pas C'est ça, c'est Il ouais, ouais, euh, y, y, y a des gens, de la nouvelle génération, qui ont connu toujours Internet et ils me disaient, mais comment vous faisiez pour vous retrouver Et bien, c'est simple. On allait toujours aux mêmes endroits. Donc on y allait. Et puis euh, à tel endroit, on savait qu'on allait retrouver telle personne ou pas. Et voilà. Ou alors on demandait des, euh, des nouvelles à tel autre ami et tout ça. On se retrouvait à des endroits. On avait des endroits pour se retrouver. Ouais. Ben oui, forcément, il fallait bien qu'on ait des rendez-vous. Aujourd'hui, tout se fait par Internet. Et puis finalement... Euh, Des fois, on ne va même pas au rendez-vous, on continue sur Internet. Ouais, et... Et puis, tu vois ce qu'on a voulu aussi, en toile de fond, ça a toujours été un peu dans, dans le groupe des, des, des choses qu'on raconte. Mais c'est vrai qu'on on est dans une société qui, qui, je pense, est particulièrement anxiogène. Et c'est un peu ça qu'on essaye un petit peu de, de, de dénoncer sans vraiment le dénoncer. Mais en, en tout cas, voilà, les années 90, 90 c'est un titre pour dire que euh, on, on vivait à une époque sans doute moins anxiogène. Euh, qu'aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça, pour parler tout au début, qu'on a voulu dans ce, dans ce disque euh, décrire des images, euh, puisque finalement, euh, bon, on se prend bien suffisamment la tête. Et on en oublie peut-être aussi des fois d'ouvrir les yeux sur des choses simples. Euh, voilà, alors peut-être là aussi ça va avec l'âge, peut-être c'est couillon ce que je raconte. <rire> non, non, <c> <rire> mais, mais vrai, je... On parle d'époque, mais c'est peut-être nous qui étions justement peut-être plus naïfs à l'époque. Et aujourd'hui on, on a mûri, on a peur de plus de choses. À l'époque finalement on était... Euh, — Insouciants. — Oui, parce qu'on nous farcit la tête aussi avec ouais. tout un tas de choses. — ouais, oui. euh... non, non, mais en plus, ces, ces dernières années, avec le, le Covid, c'est quelque chose de terrible. On parlait plus que ça pendant un certain temps. Et puis aujourd'hui, finalement, on n'a pas résolu le problème. Mais on, on se dit qu'il faut vivre avec. Donc des fois, on se demande... Et puis euh, tout ce qui a été dit, hein, on disait une chose. Une semaine après, on disait l'inverse. La semaine d'après, on disait encore autre chose. Et puis euh, finalement... Euh, Il euh, y a eu ça, il y, y a les guerres, aujourd'hui c'est les guerres, aujourd'hui euh, c'est aussi le, le pouvoir d'achat des, des Français, la retraite, les choses comme ça. Ouais, donc euh, finalement guerres, on est on toujours... Parle, la, la guerre en Ukraine, on, on ouais. l'évoque dans 90, dans le début des paroles, on, on, il y a des clins d'œil. Euh, enfin des clins d'œil, c'est pas la bonne expression, mais on évoque euh, la guerre en Ukraine dans ce, dans ce morceau. Donc les textes ils sont quand même très... Euh, Très contemporain, entre mmh. guillemets. On est vraiment dans l'actualité. Tu parles du Covid. Le mmh. Covid est, euh, de manière métaphorique, beaucoup abordé dans ce disque. D'accord. Ouais, les fleurs sauvages okay. qu'on a écoutées tout à l'heure, euh, ça fait écho. Euh, euh, on a le de sortir de chez nous. Il fallait une attestation pour aller euh, ouais, pour aller ça. faire ses courses. <rire> ouais, et des choses que, que, que des gens qui ont vécu, euh, voilà, les, les anciens, les, qui avaient 80 ans, nous disent, mais j'ai jamais vu une période comme ça. Il y en a certains, ils avaient connu la guerre, même, ils étaient enfants à l'époque de la guerre, mais dit, depuis, on n'a jamais reconnu un truc pareil, quoi. Et tu vois un truc, un truc il y avait un côté un peu Walking Dead, en fait, pendant, pendant le Covid, où tu, tu sortais faire tes courses et t'avais les, les, les terres pleins là, euh, au milieu des voies rapides, qui n'étaient plus tondues. T'avais ouais. des espèces d'herbes folles avec des fleurs sauvages un peu partout, en fait, dans les centres-villes, au milieu des routes. Donc il y avait un côté un peu Walking Dead et... Et les fleurs sauvages, c'est de ça que ça parle. D'accord. Euh, T'as pas mal de clins d'œil comme ça. Un jour de brume qu'on qu a écouté juste avant, c'est clairement voilà, jour de brume, c'est ces trois ans de pandémie quoi. C'est un peu un morceau qui parle de ça aussi très bien, c'est vrai que tu utilises des, des, des images, on le disait tout à l'heure et, et c'est vrai que les images, on peut les interpréter de plein de manières différentes j'avais vu ce côté froid, ce côté jour de brume par exemple et tout ça mais euh, que ça touchait directement le Covid pas forcément, mais on pouvait l'interpréter pour d'autres choses voilà. Donc, tu, oui mais exactement Mais tu, tu, il voilà, euh, y a un message euh, sur, sur plein de choses qui, qui dit que voilà, enfin, après la brume la brume finit toujours par se dissiper c'est un peu le message euh, de ce morceau Euh, donc ça ne parle pas que du Covid Mais ça y fait référence aussi mmh, D'accord, très bien Et euh, comment viennent toutes ces idées justement C'est par rapport aux actualités quand tu allumes la télé Par rapport à ce que tu vis autour de toi ou... euh, Oui alors du coup C'est vrai que les gars ils font confiance sur les textes Depuis, de, de, depuis le début et Mais bon on, je pense qu'on partage Un peu le euh, On partage un peu les, les mêmes références L'envie de parler des mêmes choses Et euh, c'est souvent euh, des thématiques qui s'imposent. Je, je fais pas forcément de recherche. En me disant tiens j'ai envie de parler de ça, il euh, y a une idée où effectivement j'entends quelque chose. Ça peut être anecdotique. Tu vois, on parlait de Philae tout à l'heure, qui, qui, qui est une sonde en fait, Philae mmh. qui a été envoyée euh, euh, <rire> voilà, pour faire des recherches euh, hyper loin dans l'espace. Et moi je ne sais plus comment j'avais découvert ça. Je pense que je crois que j'avais lu un article dans le Monde et j'avais trouvé ça euh, enfin ça m'était tout de suite dit tiens je vais écrire un truc là-dessus je trouve ça génial quoi mmh. et donc ça ça naît un peu comme ça ça naît aussi beaucoup des des voyages ou de de de de, de moments un peu off euh, quand on coupe un peu de nos quotidiens Euh, tu vois, l'heure bleue, c'est ça L'heure bleue, c'est les couchers de soleil C'est toutes les nuances du coucher de soleil Oui, tout à fait, ouais. l'orange, je ne me souviens plus comment ouais. euh, Au début, je n'avais pas compris Effectivement, c'est le soleil euh, voilà, qui mange euh, J'ai trouvé l'image magnifique D'ailleurs, je l'ai cité il y, a, il y a quelque temps Dans, dans l'émission Avec je ne sais plus quel, quel artiste On avait diffusé ce morceau-là Et je dis, franchement, c'est bien écrit et, et voilà, J'adore ces images-là qui, qui veulent dire autre chose ouais, voilà. Merci beaucoup Très bien, donc euh, voilà, en tout cas bravo pour les textes et la musique aussi. Donc euh, franchement, continuez comme ça, encore à nous faire rêver euh, encore euh, très longtemps. Euh, le groupe Full System dans les studios de radio Arcancel pour nous présenter leur nouvel album, L'Heure Bleue. D'ailleurs, moi, il y a quelque temps, je suis tombé sur une affiche, une affiche de concert, parce que je regarde beaucoup les concerts, qu'est-ce qui passe dans la région, etc. Et il y avait une affiche où il y avait un groupe qui s'appelle comme ça, L'Heure Bleue. <rire> oui, je, je, viens, je viens de voir ça tout à l'heure sur le, le, aussi, tu vu, le oui. Facebook de ton émission, justement. Bah, ouais, oui, oui, oui, finalement, voilà. Ouais, comme quoi le... le bon, pourtant, c'est une expression qu'on ne voit pas beaucoup, qui n'est pas très connue. Euh, euh, mais bon, ben voilà. Voilà, donc... Euh, <rire> mais l'image est belle et peut-être quelqu'un s'en est inspiré, euh, voilà. Et puis peut-être quelqu'un a retrouvé, euh, justement, en pensant euh, à des choses différentes et retombé sur euh, l'heure, l'heure bleue, c'est quelque chose qui n'a pas de couleur, une heure. Et le fait de, de mettre une image là-dessus, mettre une couleur sur quelque chose qui n'en a pas, c'est magique, quoi. Je, jamais... je, crois, je crois que c'est un truc qui, qui, qui est plutôt issu de, de, de les gens qui font de la photo, tu vois. C'est issu de, de... À la base, c'est la golden hour en anglais, qu'on traduit comme l'heure dorée en, en français. Où là, clairement, c'est euh, l'instant du coucher de soleil où t'es vraiment dans des tons, tu vois, jaune, orangé... Euh, Et l'heure ouais, bleue, c'est juste a... après. D'accord. Tu vois, l'heure bleu c'est vraiment le moment où tu commences à rentrer dans le crépuscule. Et où, euh, où les couleurs du ciel elles s'assombrissent en fait. Donc, mmh. Tu vas plus te passer dans des tons un peu euh, violets et tout ça. J'aurais dû faire de la peinture. Non, mais c'est vrai, vrai que maintenant que tu me le dis, effectivement, euh, pour ceux qui font de la photo, il faut savoir que nos yeux voient le blanc, euh, voient toujours du blanc. Et quand on est, euh, et, et, on est éclairé avec de, une lumière incandescente, en vérité, le blanc, il n'est pas blanc, il est jaune. Et quand c'est le soleil, il est jaune aussi. Quand c'est par exemple l'effluorescent, il est bleu. Il faut savoir qu'il y a des balances de blanc. Et ça, on peut le corriger sur les appareils photo. Il y en a qui sont automatiques. On peut le mettre en automatique. Mais on peut très bien aussi choisir. On peut très bien prendre une photo avec un soleil jaune et puis la rendre plus bleue. Et, et on change complètement l'atmosphère. Donc, euh, ça ne m'étonne pas. Leur bleu, effectivement, c'est une des, des couleurs. C'est souvent le jaune, le jaune, l'oranger et jusqu'au bleu, donc il y a toutes les balances possibles mmh. euh, sur le blanc donc euh, je comprends bien cette, cette image là en tout cas on continue à découvrir euh, l'album donc euh, voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission, et il nous reste encore quelques morceaux à découvrir, alors on va découvrir, euh, je pense le deuxième titre de cet album ça s'appelle City Trip mmh. c'est une référence au, voilà, bah, comme son nom l'indique à City Trip c'est passer un week-end, quelques jours dans une dans une grande ville et puis se laisser happer par, par l'ambiance de cette ville et puis euh, avoir envie un peu de, de s'y perdre et devenir un peu euh, déraisonnable Dans, dans, dans une ambiance urbaine un peu folle voilà. ouais, tu, tu, tu voyages beaucoup t'aimes bien euh, passer je... des week-ends par exemple dans des, des villes que tu connais pas et puis... oui j'aime bien, j'ai <rire> la chance de, de pas mal voyager et, et... Euh, oui, d'avoir pas mal voyagé et oui j'aime bien et moi j'aime bien aussi aller dans des villes par exemple ou alors euh, je, je pose carrément mon, mon guide Je j'ai pas forcément là où tout le monde va et j'aime bien me perdre dans les ruelles simplement et puis des fois je me paume complètement et je me retrouve dans des situations des fois pas possibles euh, parce que il y a des trucs Que, qui sont pas dans les guides forcément, et c'est j'aime bien la vraie essence des villes, et ça parle peut-être un peu de ça aussi, se perdre dans les rues, non C'est <rire> tout à fait ça, c'est tout, tout à fait ça, et puis le côté un peu un peu subversif, un peu un peu underground que tu trouves notamment dans, dans les grandes villes, euh, voilà, c'est un truc qui me qui m'intéresse. On découvre l'album des Full System euh, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec deux membres du groupe et les deux, Julien, sont là, les deux guitaristes, donc le, le guitariste et le, et le guitariste-chanteur. Voilà, on va dire comme ça. Euh, tout à l'heure, on avait François qui était au, au téléphone. Il est restait pendant pas mal de temps avec nous. Il est intervenu donc, dans cette émission. Donc, euh, François, c'est le bassiste et euh, il reste Thomas qui, euh, qui est le batteur. Donc, on a présenté tous les membres du groupe full system euh, on va peut-être rappeler aussi les dates donc de vos prochains concerts euh, en tout cas celles que vous connaissez parce que oui. après il va falloir suivre parce qu'il y en aura d'autres à mon avis hein. <rire> oui. le 12 mai euh, Dropkick à Orléans 12 mai oui. ensuite le 27 mai à Monet dans le Lindre-et-Loire euh, festival les Tendards, et puis ensuite euh, grosse date euh, au Tempo fin août le 25 août et puis d'autres à venir, on l'espère, on attend encore des choses qui sont en cours de cage Très bien, donc vous, vous avez sorti cet album euh, on peut se le procurer en vous contactant euh, au concert et aussi sur toutes les euh, plateformes de téléchargement voilà. Absolument et on a un, d'abord une plateforme Bencamp qui permet de, euh, de télécharger voilà. et puis bon bah oui sur toutes les plateformes il y a aussi des plateformes, Oui, on oublie, on parle des plateformes de streaming mais il y a des plateformes de téléchargement, de téléchargement donc ouais, c'est disponible fait. aussi Très bien, donc euh, c'est vrai que c'est bien d'écouter, mais on écoute et puis euh, on oublie. Et souvent quand on télécharge, c'est parce qu'on apprécie plus et euh, on le garde et on réécoute, on réécoute, on réécoute. Voilà, c'est un petit peu le but. Et la qualité du son est meilleure euh, meilleure quand on télécharge. Parce que les plateformes de streaming ont tendance à compresser un peu le son, mais c'est pas toujours. Oui, euh... ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais, et sûr, sûr. et euh, voilà, moi quand je fais de la radio, effectivement, je sélectionne toujours le, la meilleure qualité possible. Et là, c'est vrai que quand on a un CD qui est là, euh, c'est quand même mieux que de télécharger les morceaux. Bon, des fois on n'a pas le choix, on a des artistes qui, qui qui font que des choses comme ça, donc ils nous envoient des MP3, on n'a pas autre chose. Mais mmh. qu'on a la possibilité d'avoir un CD en, enregistré dans un bon studio, parce que là franchement, c'est un vrai plaisir à écouter. Moi, j'écoute au casque. Je sais pas si de votre côté. Ouais. Euh, ça passe bien à la radio en tout cas moi je, je suis ravi parce que le, le son est excellent on peut encore mmh. une fois euh, féliciter euh, Stéphane du studio émergence à, à Châteauneuf-sur-Loire pour Batiste, son travail et Baptiste qui a fait un, et un énorme aussi. boulot sur le mix mmh. voilà donc euh, voilà des, des grands, des grands euh, bon, on va dire c'est des artistes aussi hein, ça fait partie de, de l'art ce sont des techniciens mais en même temps ce sont des artistes parce que c'est les oreilles finalement c'est les oreilles qui ne trompent pas hein. on a beau avoir les meilleures enceintes du monde et tout ça si on n'a pas les bonnes oreilles qui vont avec, bah, ça sert absolument à rien. Donc donc on les félicite à nouveau euh, on n'aura pas le temps de passer un Roraima j'avais prévu de passer plein de trucs différents oui. mais ça sera pour les prochaines émissions, c'est pas bien grave d'ailleurs, euh, je, je vais présenter les, les groupes qu'on va recevoir, donc la semaine prochaine on recevra ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel euh, Yavana donc, euh, qui a demandé à revenir dans, euh, dans nos studios pour, euh, pour parler de l'actualité, et je crois qu'il y a des concerts, il y a plein de choses comme ça annoncées le 14 avril on va recevoir euh, oui, parce qu'après, euh, normalement je fais une petite pause, à moins que on verra d'ici là. Donc euh, la semaine prochaine, c'est sûr c'est Yavana qui sera là. Le 14 avril il y aura euh, Glass Zone donc euh, une découverte dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe que je n'ai pas encore reçu qui va rentrer donc dans la Mavericka Family. Le 21 avril ça sera Satis Guy. Euh, le 28 il euh, y aura Stéphane donc, euh, du groupe euh, Les Ailes au Nord qui est déjà venu euh, plusieurs fois ici avec euh, pour représenter le groupe euh, Les Ailes au Nord il a aussi son projet euh, solo acoustique, donc on recevra Stéphane donc le 28, et j'ai oublié le 7 avril, il y a aussi euh, on fera une interview, donc ça sera, ça sera dans les studios Radio arc en ciel mais ça va se faire par téléphone pourquoi Parce que justement c'est la veille du 8, le 7 avril c'est la veille du 8 c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais le 8 je l'ai dit tout à l'heure, en début d'émission Euh, il y aura donc euh, je suis en train de rechercher une petite fiche parce que je marque tout, le Creekfest voilà c'est ça, c'est à cleuré saint andré donc on y aura un direct qui se fera donc euh, de, de, de l'endroit parce qu'ils seront en train de préparer donc le Cricfest, il y aura le groupe Prisma et on va, on va discuter euh, sur, sur euh, cet événement euh, la veille parce qu'ils ils seront vraiment sur place et puis on va faire une petite interview comme ça par téléphone et puis voilà ça va changer un petit peu de ce qu'on fait euh, d'habitude donc le Cricfest à Fleury-Saint-André ça sera le 8 avril espace euh, euh, non c'est la salle, espace Loire et il y aura donc Heatline euh, Prisma et le groupe Warm-Up. Voilà. Donc euh, voilà pour les, les dates qui viennent. Au mois de mai, euh, bon, il y a plein de gens qui m'ont demandé à passer. Pour l'instant, je ne prends pas encore au mois de mai. Pourquoi Parce que le studio de Radio en elle va être entièrement refait. Donc il y aura ouais. forcément une interruption. Je ne connais pas encore les dates. Donc pour l'instant, je mets ça sous le coude. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Hein. Voilà, on a quelques mois d'avance. Et puis après, on va essayer de Dès que j'en sais un peu plus, on commencera à recaler des dates avec les artistes qui veulent venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On peut rappeler à nouveau aussi, demain, il y aura donc le concert avec Contrôle Z au Théâtre d'Orléans, donc à partir de 23h. Et il y aura aussi euh, un, un concert en même temps. Donc il va falloir choisir. Quoi que l'autre, c'est à Blois à 20h. C'est peut-être faisable. 20h, euh, mmh. concert à 23h. Mmh. Voilà, euh, c'est possible aussi. Euh, Blois, c'est pas très loin. Et ça sera donc euh, The Brunettes avec de Courette à la Maison de Bégon, euh, rue Pierre et Marie Curie à Blois. Voilà. Voilà pour les dates, je pense que je n'ai rien oublié. On peut reparler aussi du Maverick Live qui aura lieu, donc c'est acté, c'est le 10 juin 2023 à la grande salle de l'espace Bérère. Il y aura le groupe Duke en intersène. il y aura Yeti, il y aura Custom, il y aura Melody Road. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils qu passent dans l'émission avant, avant, avant ce concert-là pour, pour, pour parler un petit peu de, de leur travail et découvrir leur projet. Voilà, il nous reste encore deux morceaux à écouter. <rire> On va écouter donc, je suppose que le, celui qu'on va écouter maintenant, c'est Oasis, puisqu'on avait dit qu'on gardait euh, Pulsion pour la fin. C'est euh, Donc, Oasis... Euh, je le cale tout de suite je voulais euh, pendant ce temps là aussi remercier notre ami Florent qui nous fait les podcasts donc si vous avez loupé cette émission vous avez envie de la réécouter, il n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez euh, le retrouver euh, le lien dans le Facebook de l'émission Mavrika dans les prochains jours parce que Florent euh, fait ça très bien il nous envoie ça et donc il y a un lien sur lequel on peut réécouter l'émission euh, et aussi la télécharger pour la conserver si vous avez envie de, de garder cette émission en souvenir, en tout cas moi c'est ce que je fais je conserve tout, tout est conservé dans l'émission Mavrika. On écoute donc le morceau Oasis, le groupe Full System. fin de cette émission, en tout cas on a découvert un super album et moi je, je suis déjà en train de penser demain, je vais mettre ça sur ma bonne chaîne euh, Ify et je vais prendre le plaisir d'écouter cet album euh, voilà, en boucle peut-être, parce que moi j'aime bien écouter justement les, les, les morceaux euh, les uns derrière les autres donc on a découvert l'album dans le désordre ce soir, il y avait quelques morceaux que j'avais déjà diffusés dans les précédentes émissions, mais euh, justement demain on écoutera l'intégralité bon, en tout cas j'écouterai et puis vous écouterez les prochains, dans les prochaines émissions Euh, les euh, morceaux que les full systems nous ont laissés donc pour cette émission numéro 543. Voilà. Bah, merci beaucoup <rire> merci pour la invitation et puis de... sympa. bah c'est vous revenez quand vous voulez hein c'est vrai <rire> qu'il s'est passé 7 six... ans Il ans euh, c'est ouais, ça <rire> faut <rire> qu'on revienne euh, revenez quand plus, vous voulez pas tout, tout frais dans ouais, sept euh, ans alors, faire avant. <rire> ouais, il faudra le faire avant <rire> et puis on remercie aussi c'est euh, Agathe qui a ouais. fait toutes les relations presse du disque et qui nous a beaucoup aidé c'est vrai qu'on s'est beaucoup entouré sur ces disques c'était aussi le, la, la principale différence avec les autres disques un gros travail sur le son et un gros travail de partenariat avec des, des, voilà, parce qu'on voulait se concentrer un peu plus sur la musique et qu'à un moment donné on ne peut pas faire de la musique faire du booking, euh, s'occuper de, de la presse voilà, on a voulu donner un maximum de chance à ce disque et Agathe a fait un super boulot qui qui nous a valu euh, des, des jolis articles dans la presse locale et puis cette invitation ce soir et voilà ouais, super donc euh, voilà bon on la remercie en tout cas et puis vous la remerciez de ma, de ma part bon ça a rien rien de cassé c'est c'est une souris hein, que j'ai fait voler <rire> d'accord bon c'est pas c'est pas bien grave ça, ça arrive voilà on arrive donc à la fin de cette émission la semaine prochaine on se retrouve avec euh, Yavana ici dans les studios qui va nous parler de son dernier Travail, hein, parce que travaille, parce qu'elle travaille tout le temps, ou ses derniers travaux on va dire ça comme ça, puisqu'elle fait beaucoup de choses et euh, donc merci euh, Full System, merci Julien et Julien d'être venu euh, ce bien. soir et donc on prend un rendez-vous vous revenez quand vous voulez et puis euh, avec beaucoup de plaisir parce que franchement euh, l'album que vous avez sorti, il est c'est un super bon son, j'aime bien ce que vous faites et en plus c'est super bien enregistré donc euh, que du bonheur, il faut se le procurer euh, et puis euh, peut-être attendre le vinyle aussi ah ouais, <rire> c'est pas, pas impossible bah, merci beaucoup en tout cas Vino, ça merci. fait très plaisir voilà. merci. merci, on va se quitter avec le dernier morceau qui s'appelle Pulsion, c'est le morceau que j'ai passé la semaine dernière justement pour présenter l'émission d'aujourd'hui et euh, on se retrouve donc la semaine prochaine je vous souhaite euh, une très bonne soirée hein, une très bonne nuit, un très bon week-end une très bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h et on va dire phrases magiques, que le rock and roll soit avec vous, everything is going to be alright et une vie sans musique serait une erreur. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. c'est sur le 96 962 FM. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Vamos dar o relvado para poder reentrar. O jogador estorilista Gabriel vem bem